Bonsoir, euh, François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Le 9 septembre, que s'est-il passé le 9 septembre 1805 par exemple en France, le calendrier républicain est aboli. Un sénatus consulte remettant en usage le calendrier grégorien a daté du 11 niveau suivant, soit le 1er janvier 1806. C'est une complication pour les généalogistes. 1848, France. Une loi fixe un maximum de 12 heures de travail pour les établissements de plus de 20 personnes. Les petites entreprises, de loin les plus nombreuses, y échappent. 1898, Philippines. Le gouvernement fondé par Aguinaldo, le meneur des révoltés, s'installe à Malolos. 1922, Arménien, Turquie. Après la récupération de Smyrne par les Turcs, la communauté arménienne est massacrée. 1929, Japon. Formation de la Fédération nationale des syndicats ouvriers. 1936, c'est marqué en japonais à côté. Rodo Kumyae se -ku domei Bon, j'ai essayé, mais voilà. 1936, France. Lors du Front populaire, 33 000 ouvriers du textile occupent 113 usines. Ils les évacuent, puis les réoccupent. Les patrons refusant toute concertation. 1943, France. La Corse sera le premier département libéré après l'Afrique du Nord. Du 9 septembre au 4 octobre, l'union fraternelle des groupes de résistance et des troupes de choc venues d'Afrique du Nord réussissent à chasser la Wehrmacht de l'île de beauté. 1944, Bulgarie, le front de la patrie, né à partir de la résistance, et composé de svenistes, d'agrariens, de socialistes et de communistes, prend le pouvoir. 1952, Égypte. Une réforme agraire limite la propriété de 200 fédans. Fédan. 660 000 fédans sont distribués. Dans la mesure à peu d'effet, mais, mais la mesure à peu d'effet, pardon, on va bouger à côté pour les, pour les petits. Ce sont surtout les spéculateurs qui en profitent. 1957, Canada, plus de 3500 travailleurs des différentes régions du Québec manifestent devant le Parlement provincial pour revendiquer la, le libre exercice du droit d'association. 1972, Espagne, à l'usine Citroën de Vigo, suite au refus de la direction d'accorder les 44 heures, un premier arrêt de travail a lieu. Il sera suivi de licenciement. 1981, Pologne, dans sa déclaration finale... Le Congrès de solidarité réclame des élections libres. Moscou exige que Varsovie prenne immédiatement des mesures énergiques et radicales les contre, de ouvrant de nouveau les guillemets, les manifestations anti-soviétiques. Septembre. 10 septembre 1833 en France, constitution d'une association lyonnaise des droits de l'homme. 1885, Russie, accord avec l'Angleterre sur la frontière russo-afghane. 1887, Italie, grève organisée par la mutuelle des maçons de Milan. Ils obtiennent une journée de travail qui ne doit pas dépasser 10 heures, ainsi qu'un salaire de 29 centimes par heure. 1920, Italie encore, le congrès syndical refuse d'envisager la transformation révolutionnaire du mouvement populaire en cours et la prise du pouvoir par le parti socialiste. 1923, Espagne, à Santander, grève générale de 24 heures contre la guerre du Maroc. 1927, Chine. Début de l'insurrection du Hunan, sous la direction de Mao Tse-tung, avec quatre régiments qui finiront par se battre entre eux. Les paysans atterrés par les représailles de mai-juin ne bougent pas. L'insurrection aboutit à un échec. 1947, Canada. Grève du textile à Louisville. 1950, Canada. Le Congrès des métiers et du travail de Montréal exclut de ses rangs les délégués suspects de communisme. 1974, Guinée-Bissau. Suite à la Révolution des Aïeux, le Portugal reconnaît l'indépendance de la colonie. Ah, Révolution des Aïeux, ça c'était quelque chose. 1978, Nicaragua. Le FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale, contrôle la ville de Léon. 1980, Italie. Les pourparlers sont suspendus chez Fiat. La direction déclare qu'elle procédera au licenciement des travailleurs avant le 6 octobre. 1981, Espagne. La peinture de Picasso, évoquant le bombardement nazi de Guernica, est remise à l'Espagne. Selon le vœu de l'artiste, le tableau commandé par les Républicains ne devait être remis à son pays que lorsque la démocratie serait rétablie. 1974, Italie. Suite à l'augmentation de l'électricité, Les syndicats provinciaux CICIL, CISL et UIL lancent le mot d'ordre de paiement réduit de 50% des factures d'électricité dans la région de Turin. En octobre, il y aura 37 000 autoréductions et en décembre 130 000 autoréductions. 1981, Pologne, le congrès de solidarité réuni à Gdansk adresse un message de sympathie aux ouvriers des pays de l'Est qui militent pour des syndicats libres et exigent des élections libres. L'agence TAS voit dans ce congrès une orgie antisocialiste et antisoviétique. septembre, 1900, USA, 150 000 mineurs sont en grève, 1906, Afrique du Sud, Gandhi propose aux Indiens immigrés en Afrique du Sud le serment de désobéissance, 1910, France, une grève des charbonniers, paralyse depuis un mois le port du Havre, la police arrête Jules Durand, le secrétaire du syndicat, qui a une grande influence sur ses camarades. Il est inculpé de complicité d'assassinat sur la personne d'un non gréviste. Une affaire Dreyfus du pauvre commence. 1911, France. Le mouvement contre la vie chère atteint la vallée de la Meuse. Des milliers d'ouvriers et de ménagères occupent Mézières. Le préfet accepte de recevoir une délégation. 1924, Maroc. Le journal « L'Humanité » publie un télégramme signé de deux dirigeants du Parti communiste français et adressé à Abdelkrim, chef des révoltés marocains du RIF. Ils disent notamment qu'ils espèrent qu'après la victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera, il continuera avec le prolétariat français et européen la lutte contre les impérialistes français et européens, y compris jusqu'à la libération complète du sol marocain. 1972, Espagne. À l'usine Citroën de Vigo, la direction refuse de reprendre les ouvriers licenciés. Des affrontements ont lieu avec la police. Une grève de solidarité commence dans d'autres entreprises. 1973, Afrique du Sud. Dans les mines d'or de Car Carltonville, 200 ouvriers demandent une augmentation de salaire. Le rejet de cette revendication provoque grèves et répressions. La police tire... 12 ouvriers sont tués, 26 blessés et 37 arrêtés. 1973, Chili. Des généraux fascistes renversent le gouvernement légal de l'unité populaire. Tiens, des fascistes en 1973 Eh ben oui, ça existe encore. Le président Allende est tué. La mise en place pacifique d'un régime socialiste en Amérique latine est noyée dans le sang. Une répression féroce commence. La démocratie est-elle morte pour toujours Point d'interrogation. 1973, France, désaccord sur le plan de réembauche à l'IP. Le projet de structure juridique qui empêche le démantèlement est bien accueilli par les travailleurs. Mais l'annonce la de 343 licenciements par le médiateur M. Giraud est un choc pour l'ensemble du personnel. 1977, Canada, à Commonwealth, Plymouth, 95% des employés commencent une grève illégale parce qu'elle est réalisée hors des délais prévus. Une lutte de plusieurs plus mois commence. Nicaragua, 1978. Toujours le 11 septembre. La Garde nationale utilise des tanks et des avions contre la population civile. 1980, Chili. Sept ans après le coup d'état militaire, le général Pinochet propose de remplacer la charte fondamentale de 1825, par une nouvelle constitution. Il pourrait ainsi rester au pouvoir jusqu'en 1989 et éventuellement jusqu'en 1997. Ce document déclare, entre autres, que tous les partis soutenant des idéologies de classe sont inconstitutionnels. 1982, Éthiopie. À l'occasion du 8e anniversaire de la Révolution, le gouvernement annonce la libération de 716 détenus sans préciser s'il s'agit de détenus politiques ou de droits communs. 1983, France, la droite, unie à l'extrême droite, c'est-à-dire Front National, l'emporte aux élections municipales de Dreux, avec 55,30% de voix. La campagne avait porté en grande partie sur les immigrés. Slogan électoral de l'extrême droite en France, 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés. Euh, voilà, alors, donc, je répète, 1983, France, la droite unie à l'extrême droite, la droite unie à l'extrême droite, Front National, l'emporte aux élections municipales de Dreux avec 55,30% des voix. Donc, les fascistes, les salopards, les pourritures sont près du pouvoir, tout près du pouvoir. Méfiez-vous, amis électeurs. <rire> Il y en a pas loin d'ici, c'est sûr. Stéphane Berne, « Si je ne suis qu'un cache-misère, je partirai. » Eh ben oui, Stéphane Bern, il annonce ça. Si je ne suis qu'un cache-misère, je partirai. Ensuite, quoi d'autre dans la revue de presse La 20e marche populaire se prépare, c'est un abord. Ah ben, elle ne se prépare plus maintenant, elle s'est passée. Eh bien, je suis bien content de voir qu'une manifestation est capable de réunir autant de monde. Ah oui, là, il y avait beaucoup de monde à cette manifestation-là. Oui, oui, oui. On dit que les gens ne sont pas du tout politisés, ne sont pas intéressés par les événements et quoi que ce soit. Mais si, ils sont intéressés. Et la preuve, c'est qu'il y avait plein de monde sur le stade de Seine-à-Bord, plein de projets pour la rentrée à la Chapelle-aux-Bois. Tant mieux. Les travaux d'accessibilité se poursuivent à l'école. La Vosges-les-Bains. Euh, la Vosges-les-Bains encore, en mémoire des maquisards. Après l'hommage aux abbés Matisse et Marion à Enzel, les cérémonies commémoratives du 74e anniversaire du maquis de Grand-Rue se sont achevées à bain les bains commune déléguée de la Vosges-les-Bains, qui fut libérée quelques jours seulement après ces tragiques événements. Plus de 60 communes furent touchées par la réduction du maquis et eurent à déplorer la perte d'au moins l'un de ses habitants, rappela André Boban, président de l'amicale du maquis. Et oui, ils ont payé cher la libération, ces gens-là. Si on avait empêché les, les fascistes, les nazis d'arriver au pouvoir en France et partout en Europe, euh, principalement en Allemagne, en Italie, en Espagne et, et au Portugal, eh bien on aurait évité tous ces morts et toutes ces souffrances. Mais voilà, on ne réagit en général qu'après. Les salopards, on les laisse s'installer, on les laisse faire leur saloperie, et puis après, ben, on, on pleurniche, on, on trouve que les choses sont compliquées. Hein ben oui Rétablir la démocratie après une dictature, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Une rentrée qui s'annonce très compliquée pour Macron. Bon, oui, bon, eh ben, allez, on ne va pas en dire plus, hein. on verra bien. On verra bien, de toute façon, comme dirait l'autre, vous avez voté, hein. <rire> Maintenant, bah, il faut assumer. Des sans-papiers en passagers, covoiturage. Co eh oui, des gens avaient pris euh, des sans-papiers sans savoir que c'était des sans-papiers et ils se sont fait arrêter à la frontière, etc., parce que, alors, euh, oui, bon... L'Allemagne et l'Europe toujours déstabilisées par la crise des migrants. Ah oui, euh, en Allemagne, ils ont euh, un endroit, je crois qu'ils ont 4% de migrants. C'est l'endroit où il y en a le plus. Hein? En France, on a accueilli 1,4 million de pieds noirs en 1962 et, euh, et ben personne ne s'est plaint de ça. Voilà. Hein? Euh, on, bah oui, on a, on a 6 millions de chômeurs. Est-ce que ces 6 millions de chômeurs-là sont dus au fait qu'il y a eu 1 million de pieds noirs qui sont venus d'Algérie euh, Qui sont venus d'Algérie, parce que certains n'avaient jamais mis les pieds sur le territoire euh, métropolitain. Euh, non, bah, et leurs parents, leurs grands-parents étaient nés là-bas, et puis ils étaient de là-bas, et puis un c'est tout. Hein euh, la Grande Guerre passionne toujours... Oui, eh bien, on ferait mieux de s'intéresser à propos de la Grande Guerre plutôt que de s'intéresser aux événements ou dates euh, appris par cœur, etc. Chercher à savoir quelles sont les causes de cette guerre et quelles en ont été les conséquences. Les conséquences de... Parmi les conséquences de la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh, alors voilà un qui s'était mis 600 grammes de cocaïne dans le ventre. Ciblé par une enquête des douanes, un homme a été arrêté mercredi à la gare de Besançon. Il avait au, au préalable ingéré 68 sachets de cocaïne, un mode de transport à haut risque. Ben oui, parce qu'il risquait de se faire prendre par la police, par la douane. Mais le, le pire des risques, c'était qu'un de ces sachets ou plusieurs viennent à s'ouvrir dans son ventre. Et à ce moment-là, il risquait de mourir dans des, dans des souffrances particulièrement atroces. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est la nature, quoi. Que voulez-vous Eh oui, on ne joue, joue pas impunément avec les choses, quand même. Il faut savoir prendre des risques, mais hein, euh, il faut rester quand même dans le raisonnable. La France libre de Philippot. Faubac. Ah oui, Philippot, tiens. Euh, Philippot, vous vous souvenez de lui Non, moi, je ne me souviens pas de lui. J'ai déjà oublié. La vacance de M. Hulot. Le ministre de l'Écologie en avait assez de manger son chapeau. Il n'a pas voulu retourner sa veste. Alors, il a rendu son tablier. En termes élégants, ces choses-là sont dites. On aurait dit l'autre. Mémoire d'outre-guerre. Mémoire d'outre-guerre. Alors donc, lettre de Poilu, mon revolver me sert beaucoup. Deux tombes pour Jean-Pierre Marzel, etc. etc. Bon, ben, il faut lire les articles complètement, hein, parce que sinon, si je ne fais que lire les, les, les titres, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Alors, merci à nos partenaires, à nos nombreux, nombreux euh, bénévoles. Signé l'Infernal Trelle des Vosges, saint nabord Euh, www.lafernaltrail.com, les 7, 8 et 9 euh, septembre, c'était. Alors, euh, Superru, Arnaud Bourdon, euh, etc. Il euh, y, y a toute la liste des, des commerçants qui ont soutenu cet événement. Voilà. Si un jour des chômeurs font une manif, si un jour euh, des, des salariés font une manif, eh bien, ils savent qu'ils peuvent compter sur les commerçants pour les aider, pour les aider à financer leur mouvement, hein, bien sûr. Hein, parce que les commerçants, ils sont solidaires des salariés, puisque les salariés sont leurs clients. C'est les salariés qui, qui permettent aux commerçants de vivre et de vivre bien, quand les salariés ne vivent pas toujours très bien, surtout quand ils sont au chômage. Rougeole, de nouvelles flambées régionales sont à craindre. Oui, alors donc, faut, il faut, paraît-il, se faire vacciner. Alors, ils veulent mettre je ne sais plus combien de vaccins dans la même ampoule, dans la même, dans la même seringue. Alors, on en reparlera, ça, c'est sûr. On en reparlera et sûrement pas en bien on trouvera que c'était excessif. Impôt à la source, ce qui bloque. Ce qui bloque, oui. Alors, ce qui a bloqué, eh c'était Valéry Giscard d'Estaing qui a trouvé, il y a, il y a pas mal d'années, que ce, cet impôt à la source, ce n'était pas moderne du tout. Hein. Et pourtant, il était un président moderne, lui. Il était un président de la République de 40 ans. Alors, il était forcément moderne, comme notre Macron de maintenant. Eh bien, il trouvait que ce, cet impôt à la source, c'était complètement ringard. Voilà. Alors, vous voyez comment c'est, la, la, la roue tourne, et nos politiciens, eh bien, ils changent d'avis euh, assez souvent. Euh, faire son miel envers et contre tout. Faire, après deux années difficiles, l'apiculture lorraine rentre une bonne récolte, et ce, à dépit de l'épisode caniculaire, nouvelle illustration des aléas climatiques. Un été marqué en outre par l'interdiction des néonicotinoïdes. Ni, Néo-nicotinoïde, interdit vraiment, complètement, c'est sûr. Promis juré, hum, euh, quand les politiques dé déclarent quelque chose, il faut toujours vérifier quand même. Invraisemblable histoire de doudou. Bras de fer entre la CGT et la ville de Nancy à propos d'une employée de la crèche de Boudonville, accusée à tort, selon les syndicats, d'avoir frotté un doudou sur le visage des enfants. Oh là là, que c'est méchant. Frotté un doudou sur le visage des enfants. Oh là là là là que c'est vilain méchant. L'homéopathie attaquée, le débat récurrent sur l'efficacité de ces spécialités, a pris de l'ampleur dans un climat tendu depuis la publication d'une tribune en mars dénonçant l'absence d'inefficacité de ces médicaments. Alors je n'ai rien inventé, je relis le, ce morceau de phrase là, l'absence d'inefficacité. Il dénonce l'absence d'inefficacité de ces médicaments. L'absence d'inefficacité. Eh oui, ben oui, mais qu'est-ce que vous que voulez-vous Pour être journaliste, il faut avoir fait des études. Eh oui. <rire> bon, collège des effectifs en chute libre. Eh oui, c'est un véritable casse-tête pour les années à venir. Le département des Vosges perd tous les ans l'équivalent de deux petits collèges en termes d'effectifs. Dans l'avenir, tous ne pourront pas être maintenus. Eh oui. Donc, on va fermer des collèges, et puis après, on va fermer des écoles primaires, et puis après, on va fermer des écoles maternelles des écoles maternelles et puis des maternités, bien sûr. Et donc le pays va se trouver un jour dépeuplé. Il faudra qu'on fasse appel à la population des pays voisins ou plus lointains pour repeupler notre beau pays, parce que notre beau pays, sans sa belle population, eh bien, ce n'est plus la France, voyons. Une armurerie cambriolée. deux voitures entrent en collision. Poursuivie pour vol, le tribunal le, le relaxe. Nappe de Vittel, l'enquête publique avant la fin de l'année. La parole sera bientôt au public. Alors espérons que le public sera euh, informé convenablement avant qu'on ne le consulte. Parce que des élections euh, faites auprès d'un public qui n'a pas été euh, informé correctement ou au préalable, eh bien, il vaudrait mieux s'en passer de ces élections-là. Ça n'est pas démocratique du tout. Six réfugiés de la Corrius en Moselle, six demandeurs d'asile, trois Camerounaises et trois Soudanais sont arrivés hier en Moselle, aucun en Meurthe-et-Moselle, en Meuse et dans les Vosges. Alors, on leur consacre euh, à ces personnes une demi-page. C'est un événement. Ah oui, je vous dis, quand euh, les 1 400 000 pieds noirs euh, sont, sont arrivés en 1962 et 1963, il n'y avait pas de demi-page ni de quart de page. C'était tout naturel. Voilà. Bataille procédurale à Paris, affaire Grégory. Euh, oui, euh, les, les avocats veulent casser tout simplement euh, la, la mesure euh, la, de garde à vue à l'encontre de Muriel euh, Boll. Ils estiment que c'était totalement illégal. Eh oui, ouais, alors, ouais, si les juges se mettent à faire des choses illégales et que c'est les avocats qui doivent les rappeler à l'ordre, euh, c'est embêtant quand même. Alors, euh, deux accidents se produisent au centre-ville, deux blessés à Golbet, oui. Bon, deux conducteurs à épinal pris à 147 et 137 km h C'est le chiffre 7 qui ne réussit pas. Les enfants se mettent au crosses dès l'âge de 6 ans. La garderie s'installe dans une ancienne salle de classe, à Raubois. bois. Pas assez d'apprentis dans le bâtiment. Ah, eh ben peut-être qu'il n'y a pas assez d'apprentis dans le bâtiment, parce que les jeunes n'y vont pas, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de boulot à la sortie, ou que c'est très mal payé, ou que c'est très pénible, ou les trois en même temps. Hein eh oui, ben oui. Vous savez, il y a des professions comme ça qui, au fil des générations, se sont fait une très mauvaise réputation. Alors, euh, ben voilà, on évite d'y aller, quoi. Qu'est-ce que le tarif réglementé du gaz naturel Alors là, il y en a une page complète, mais euh, je croyais que c'était une information, mais je viens de voir à l'instant qu'en haut à droite, c'est marqué « publicité ». Alors, comment on ne fait pas de publicité sur cette radio, enfin, pas encore, euh, voilà, je ne ferai pas. « 16 prétendantes, 4 saisons, un sacre ». Oh là là là, là qu'est-ce qu'elles sont belles Moi, je vote pour toutes, hein eh oui, moi, je, je suis incapable de, de, de, de rayer une de ces demoiselles ou de ces dames de, de la liste des, des misses Lorraine, là. Ah non, non, c'est inhumain, ce qu'ils demandent, là. Hein Heureusement, bon, on ne fait pas partie du jury, donc euh, on va leur laisser ce choix cruel. Rénovation engagée chez les apprentis. Alors, Arche, on va refaire le bâtiment. Mais ce bâtiment-là, je ne sais pas comment il est isolé. Hein. Il y a peut-être un problème d'isolation thermique. Et acoustique, parce qu'il y a le 4 voix, enfin, oui, le 4 voix, euh, euh, qui passe pas loin. Le préfet veut chasser le problème, euh, en ce qui concerne les sangliers. Contamination de l'eau dans trois villages. Les habitants de la chapelle de Vembrouillère, les Poulières et des Bifontaines ont appris ce jeudi soir que l'eau du robinet était impropre à la consommation humaine en raison d'une contamination bactériologique. Tiens, voyez-vous ça. Des éditeurs vosgiens sur la place. Eh ben bien, c'est bien. Il euh, y a encore des éditeurs vosgiens. Euh, ça ne fait pas longtemps et puis ça ne va peut-être pas durer, mais euh, voilà. Endiguer les poussées des partis populistes. Alors ça, je n'aime pas du tout cette expression-là, parti populistes euh, ». Il faut, dire, faut appeler les choses par leur nom. Il faut dire parti raciste ou parti fasciste ou parti d'extrême droite. Il faut appeler les choses par leur nom. Populiste, c'est euh, dédaigneux pour le peuple. Le peuple n'est pas populiste, messieurs. Le peuple, il est populaire. Hein? Voilà, l'adjectif populiste, il a été inventé par je ne sais pas qui, mais quelqu'un de mal intentionné, c'est sûr. Dans la cuisine qui réalise 5000 repas. Alors 5000 repas, c'est sans doute la cuisine qui va réaliser à terme Les repas de l'hôpital de Remiremont, ce qui fait qu'on va licencier un certain nombre de personnes à l'hôpital de Remiremont, à celui d'Épinal, à Golbet, à différents endroits. Ah, bah oui, quand les, les cuisines industrielles se mettent à s'agrandir, à devenir de plus en plus industrielles, eh bien, y a, il n'y a plus de place pour les petits euh, services. Sur euh, Bruyère, sur les traces de la communauté juive, c'est Gilles Grivel qui fait visiter l'ancienne euh, synagogue. Synagogue qui sert maintenant de musée représente représentent un certain nombre d'objets très intéressants. « À la recherche de leur sauveur, Remiremont fait divers. Le 19 août dernier, Aurélie et Patrick Durin ont été victimes d'un accident de la route. Aidés, et secourus par une famille de vacanciers, le couple Romarimantin aimerait retrouver ses sauveurs originaires de l'Eure-et-Loire. » Alors, si vous entendez ce, ce message, eh bien, voilà, prenez contact avec eux. « euh, Patrick Durin, victime d'un accident de la route. » Hein, et vous avez, prenez contact avec le journal qui vous donnera vraisemblablement l'adresse des personnes concernées euh, parce qu'ils veulent sans doute vous remercier vous féliciter, c'est bien c'est bien, c'est très bien c'est très gentil ça hein, Voilà. alors un peu de musique hein, bien sûr Par une fente de l'aube, un raisin noir est tombé, qui s'en est allé roulant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'est écrasé, Éternité dure, de son sang sucré je suis né, moi le belge de parole. Mon pays, c'est le pays des pèlerins. Mon pays. Un ruisseau vagabondant qui va son chemin d'ivrogne entre la montagne et la mer. Mon pays, c'est peut-être une étoile rouge, une figue qui tombe dans la bouche de Dieu. Tombe rouge comme un cœur Mon pays Mon pays c'est l'âme du monde Où demeurent toutes paroles humaines Et moi je suis perché de paroles Voilà ma vie Un jour, par une fente du temps, un raisin blanc tombera qui s'en ira trébuchant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'écrasera, Éternité dure, dedans son sang je me noirais, dans un raisin blanc je mourrais, moi le berger de paroles. Pas, il faut aller au-delà de l'apparence. C'est pas seulement Monsieur Macron et son illusion, l'illusion qu'il a répandue qu'il allait traverser le pont d'Arcole 50 fois par jour sans prendre une mauvaise balle. Hein. Euh, cette illusion que parce qu'il était jeune et rapide, euh, tout allait aller mieux. Mais cet homme a appliqué une vieille doctrine, celle du ruissellement, l'idéologie libérale. On donne beaucoup aux riches parce que comme ça, les miettes qui tombent de la table seront plus grosses pour, pour les pauvres. Euh, C'est la fin. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Je ne vous parle même pas d'idéologie. Ça ne marche pas. Lui aussi fait sa rentrée ce soir, Jean-Luc Mélenchon, est notre invité. La rentrée politique est tout sauf calme. Qu'en pense le leader de la France insoumise Se délecte-t-il des ennuis d'Emmanuel Macron Ou bien s'inquiète-t-il de la situation économique du pays Les deux, peut-être. En tout cas, il répond ce soir pour la première fois aux questions sur la démission de Nicolas Hulot, sur l'hypothèse Cohn-Bendit pour le remplacer, le prélèvement à la source ou encore le pouvoir d'achat en baisse. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, on va aussi beaucoup parler d'Europe et d'immigration, puisque le débat a été lancé cette semaine par Matteo Salvini d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Qui soutenez-vous dans ce match Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent, au fond, de tenir le même discours que l'extrême droite Plus généralement... Ah, ça c'est pas nouveau. Êtes-vous toujours... Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, comment abordez-vous cette rentrée politique Serez-vous toujours le premier opposant Ou bien allez-vous changer de stratégie, notamment dans la perspective des élections européennes À vous entendre à Marseille le week-end dernier, vous êtes toujours aussi déterminé, regardez. Il y a une élection, on nous demande notre avis avec nos butins de vote, on va dire qu'elle est notre avis. Et voici ce que nous avons dit. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Parce qu'on fait des manifestations... Et là, ça sera un référendum. Les citoyens français, nous allons inviter les français à lui mettre une raclée. Ah, la détermination est, est toujours là. Et pourtant, on a pu lire ces derniers jours que vous aviez un petit peu changé, que vous vous étiez un petit peu assagi, arrondi. Ah bon <rire> On vous a même vu danser dans les rues de Marseille. Chaud d'ambiance et enthousiasme pour cette rentrée de la France insoumise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFN TV pour cette rentrée politique. Je voudrais vous poser une première question qui, je crois, agite beaucoup de Français, en gros, tous ceux qui sont contribuables, et qui se demandent ce qui va leur arriver à partir du mois de janvier. Le gouvernement hésite sur le prélèvement de l'impôt à la source. Est-ce que le gouvernement a raison et le président a raison de douter Faut-il renoncer à cette réforme ou au minimum la suspendre Écoutez, s'ils hésitent, je leur propose de ne plus le faire, c'est-à-dire qu'ils renoncent. Euh, l'impôt à la source est une très mauvaise idée. Et il ne faudrait pas qu'on enferme le débat sur la technique, c'est-à-dire est-ce que ça va marcher ou pas bon, Oui, c'est un problème bien sûr, mais c'est l'idée même qui ne vaut rien. Euh, les chefs d'entreprise sont déjà beaucoup dépercepteurs. Pour la TVA, pour ceci, pour cela, les cotisations, le truc, le bidule. Là, on leur ajoute l'impôt sur le revenu. Je doute qu qu que ça les réjouisse. Mais je mets ça de côté. Moi, je me situe du point de vue de la personne, du salarié. Au nom de quoi mon employeur aurait-il accès à la connaissance de mes revenus, de ceux de mon époux si je suis marié, euh, du point où j'en suis Pourquoi On a droit à une intimité. Et pourquoi avoir inventé cette diablerie Je vais vous dire pourquoi ils ont inventé la diablerie. Mais d'abord, je veux qu'on voit la conséquence de cette histoire. Dorénavant, Tout est sur la table, mm -hmm. l'argent va d'abord à l'entreprise, et si tout va bien, ensuite à l'État. Pourquoi fait-on ça L'État, la France est un des pays qui recouvre le mieux l'impôt sur le revenu, 96%. Le, la France a un système de prélèvement mensuel qui, petit à petit, s'est imposé à une très grande majorité de Français. On pourrait décider de dire, bah dorénavant c'est comme ça pour tout le monde, et puis on fera une déclaration, je dirais tous les trois mois, les entreprises euh, euh, passeraient aux impôts le montant de salaire euh, versé, et quoi C'est le système de l'État. Pourquoi fait-on ça Enfin, il faudrait quand même qu'on nous donne une raison. Qui a inventé ce truc On le sait. C'est M. Hollande, euh, Benoît Hamon et, et, et tous ceux qui étaient au gouvernement à ce ça moment. Ça existe dans de très nombreux pays, vous le savez. On oui, est même oui, plutôt une sont... exception oui. voilà, ça, sur toujours ce sujet. L'étranger est toujours l'argument... Euh... Non, mais l'autre argument, Jean-Luc Mélenchon, c'est que les Français sont majoritairement favorables ah, oui. à cette réforme qui facilite peut-être le quotidien. Ce n'est pas un argument. Ils ont le droit, hein mais moi j'ai le droit d'être contre et d'expliquer que c'est une erreur. La France a une longue tradition dans la perception de l'impôt, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Euh, il faudrait qu'on regarde de près comment ça se passe dans les autres pays, quelle est la nature de la déclaration et tout ça. Moi, je dis tout ça ne sert à rien, viole une certaine, un certain droit. Euh, à, à réserve, on n'a pas besoin que bien. votre patron dise ah ben dis donc Maurice, mmh. ça va parce mmh. que ta femme, là, cette année, là, elle a bien gagné, alors bon, euh, pour mmh. l'augmentation, tu repasseras. Mmh. Non, voilà. Alors, je le dis, le système marche, il n'est pas acceptable qu'on invente cette espèce d'inquisition euh, euh, que, va, donner, euh, que mmh. va créer cet impôt à la source. Alors, faisons l'impôt mensualisé, faisons ce qu'on appelle l'impôt contemporain, c'est-à-dire tous les trois mois, on ajuste, c'est très facile à Vous faire Vous êtes d'accord avec la droite qui dit exactement la même chose euh, aujourd'hui euh, C'est possible, écoutez, euh, moi j'ai déjà dit dit ce qui compte c'est le contenu, ce n'est pas les étiquettes, hein. donc euh, s'ils disent la même chose que moi ou moi, la même chose que sur cet impôt, et eh bien tant mieux, d'ailleurs on va voter ensemble contre. Vous savez, je ne ferai pas le cadeau à M. Macron de me laisser amuser par euh, l'agitation des chiffons rouges. Si quand je dis la même chose que la droite ou que la droite dit la même chose que moi, je ne ferai pas trois sauts périlleux arrière d'horreur en disant Ah ben si c'est comme ça, non, pas question. S'ils veulent voter avec nous, c'est parfait. Nous l'avons fait sur, euh, euh, de manière assez spectaculaire. Sur la motion de censure, la droite a déposé un texte. Ils ont fait l'effort de rien mettre dedans qui soit absolument mmh. abusable par nous. On l'a voté. Les communistes l'ont voté. Donc il ne faut pas qu'ils croient qu'il va inventer des. Vous savez ce qu'il adorerait faire, la question que vous avez posée tout à l'heure. Alors, il y a l'horrible fasciste italien, et puis il y a moi, le père la vertu, que serait M. Macron. Donc, une deuxième fois, le, le vote forcé. Une deuxième fois, tiens, je te tords le bras dans le dos, hein, et puis je tire un bon coup sec à chaque fois qu'il s'agit d'aller voter. Et il, il fabrique un paysage dans lequel les gens... Au nom de, de, de, de cette peur qu'on leur injecterait, devrait voter de telle ou telle manière. Dans l'affaire Salvini-Macron, il mmh. n'y en a pas un pour racheter l'autre. C'est la peste et on, le choléra. On va reparler, les deux on va reparler de, de Salvini et, et Emmanuel Macron. Mais l'autre grand sujet du jour, hein, mmh. et on sait que vous êtes sensible au combat écologique, et bien sûr, c'est le remplacement de Nicolas Hulot, euh, à la tête de ce, de ce ministère si, si compliqué. Alors, le président cherche un successeur, Il a pris contact avec Daniel Cohn-Bendit. Ferait-il un Comment bon oui, ministre Parce que ça a, été, euh, ça a été dit et même confirmé Camille Langlade oui. est ici pour nous le dire. Par lui-même. Par Daniel Cohn-Bendit. Bah oui, euh, ça sent le coup de pub à 3 km à la ronde. Il ne sera jamais ministre et on ne lui demandera pas d'être ministre. Il a besoin d'un coup de pub, Daniel Cohn-Bendit Ah ouais, je crois, oui. Ah ouais. Il ah est ouais. toujours pour. Mais venons sur le fond. Non, mais là, le. le il y a le fond. Là, vous avez la, raison. Il de blague. Hein. Mais mm -hmm. euh, il faut trouver une personnalité. Il faut trouver quelqu'un pas... pour incarner non. cela au écoutez, gouvernement. Écoutez, ce pas comme ça qu'il faut prendre le problème. On peut le prendre de manière politicienne. J'ai plein d'amis qui disent Bah Hulot, après tout, il a qu'à pour y aller, il savait depuis le début. Moi-même, je m'étais risqué dans une vidéo où j'avais complètement oublié, à dire mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans mmh. euh, Dans six mois, il va se rendre compte que tous ces gens n'ont rien à faire et il va s'en aller. Bon, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Le, entendons l'essentiel. L'essentiel, c'est pas tout ça. L'essentiel, c'est que même un gars qui est prêt à des compromis euh, comme Mulot, qui a fait l'expérience de dire « j'essaye malgré tout », Ça ne fonctionne pas, et il arrive à la conclusion qui est exactement la même que la mienne, le même diagnostic, le, la, la même appréciation, et au fond l'idée que le libéralisme et l'écologie ça marche pas ensemble. Il le dit lui-même, il dit à un moment donné avec les traités européens, on ne peut pas financer la transition écologique. Les gens, faut vraiment entendre ça. Entendez le message de Hulot. C'est pas, il est pas de mon parti, il est pas de, euh, mais ça fait rien. Faut entendre d'abord que c'est un signal d'alerte majeur. Respectons. Euh, le sens politique de, de sa démission. Parce qu'après, vous pouvez mettre n'importe qui derrière. Si c'est pour lui faire avaler le marché carbone, les centrales nucléaires, euh, le, le glyphosate, par exemple, cette escroquerie du gouvernement Macron qui a essayé de faire croire qu'il empêchait le glyphosate, alors qu'il a accepté 50 plus euh, à l'Europe. Euh, le, le fait qu'ils sont multirécidivistes. Par exemple, il y a un sujet que vous ne connaissez pas, je vais vous le révéler ce soir, en même temps qu'à tous les, les gens qui m'écoutent. Cet été, le 17 juillet, Juncker et Tusk, les deux grands chefs de l'Europe, ont signé un accord de libre-échange avec le Japon. Personne n'est au courant, le mandat était secret, la décision a été prise avec l'accord de Macron, parce qu'il y a eu un conseil, et Macron a donné son accord. Le même qui nous avait dit, ah, après l'affaire avec le Canada, plus jamais un, un accord de cette nature. Il l'a signé. Les clauses environnementales ne sont nullement contraignantes. L'accord de Paris n'y est pas. Même les pauvres baleines Les, les députés européens avaient quand même fait une motion pour dire, s'il vous plaît, si on discute avec les japonais, au moins, Imposons-leur d'arrêter de chasser les baleines. Les baleines, ils n'en ont rien à faire non plus. Donc, tous, la gravité de, de la situation décrite par Hulot, hein, par son départ, c'est de dire arrêtez cette folie. Et eh bien non, ça continue. Mais tous et ceux qui accepteraient d'aller au ministère de l'Environnement, enfin de l'Écologie, euh, euh, sont disqualifiés a priori selon vous. Même s'ils ont des états d'armes, euh, même s'ils ont des à faire valoir, ils n'ont aucune possibilité d'action. Écoutez, moi... Quand euh, Hulot est arrivé là, on a eu une discussion dans le groupe Les Insoumis, comment on le traitait. D'accord Et on a dit, on ne va pas tirer dessus. Mm -hmm. Parce que du peu qu'il fera, c'est toujours ça de prix. Bon. Il a essayé de faire des choses, on ne va pas dire le contraire. Et puis progressivement, à la fin, on devenait suspect euh, de ne plus euh, l'interpeller. Bon, Et mon collègue Loïc Prudhomme, un jour, a posé la question d'actualité. Il lui a dit, est-ce qu'on peut encore... Vous appelez ministre de, de l'écologie compte tenu de ce que vous êtes en train de faire, euh, l'huile de palme euh, et, et, et, et tout le reste. La mine d'or en Guyane, personne ne fait rien, et, et j'en passe et des meilleurs, je parle sur le nucléaire. Donc on avait dit maintenant c'est plus possible. Et cet été, dans mon intervention, j'ai dit, bah là, il fout de nous, quoi. On était arrivé à une limite. Et Hulot le sentait. Alors, je réponds en, en cela, votre... oui, ceux qui seront là euh, viennent là de manière sacrificielle. Peut-être qu'ils vont pouvoir euh, empêcher certaines choses d'aller plus vite euh, dans la dégradation. Mais je pense que euh, maintenant, le pouvoir va se dire, le régime va se dire, bah tant pis, allons-y, euh, allons-y un bon coup, parce que de toute façon, ils nous cassent les pieds. Mais attendez, pardon, euh... juste une précision. Vous ne croyez oui absolument pas que l'avenir euh, de la défense de la planète dépend, par exemple, des capitalistes, c'est-à-dire des gens qui vont investir parce qu'il faut qu'ils investissent, et que c'est là que se trouvent, au fond, la, les ressources, les profits à venir non. Je ne crois pas au capitalisme vert, Pas à cause, c'est pas le mot vert le problème, c'est le capitalisme. Il faut comprendre la logique. Quand vous avez du capital à placer, vous le placez là où il y a les meilleurs rendements. C'est votre métier, vous êtes payé pour ça, ce n'est pas un complot. Donc il y a intrinsèquement dans le capitalisme, en court terme, c'est-à-dire on fait ce qui profite tout de suite, et puis à reste, on verra. Je vais vous donner un exemple qui m'avait stupéfait. Bon, quand le changement climatique qui est commencé, Euh, c'est manifesté par des, des phases extrêmes. On a vu remonter du fond des mers des glaçons. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est comme ça, ça flotte. Et ces glaçons sont remplis de méthane. Normalement, on aurait dû se dire, catastrophe Tout ça va partir dans l'atmosphère, il faut faire quelque chose, au secours. Non Vous avez des types qui ont dit, ah, c'est pas mal ça, c'est plein de méthane, on va la ramasser pour le vendre. Donc, on voit que le, le capitalisme et l'écologie, ça fonctionne pas ensemble. Si, on mettait des règles très strictes. Par exemple, ce que je propose moi, on fait bifurquer tout le système de production. Les matières qu'on utilise, les matériaux, les machines, euh, les employés qui les font tourner. Alors à ce moment-là, vous avez un cadre réglementaire très dur. Par exemple, plus de plastique carboné. Alors, avec quoi vous allez faire du plastique, M. Mélenchon Avec des algues. Des algues Comment vous allez faire ça Oui, on a les brevets. On sait faire tout ça. On sait faire cette transition. La France a relevé des dizaines de défis techniques. Aujourd'hui, dis qu'il faut arrêter avec le nucléaire, mais observons qu'on a quand même été capable de le faire on n'a même pas 10 ans. Donc, on sait faire tout ça. La grandeur de la France, si on peut utiliser ce mot, c'est d'être cette nation technicienne qui sait faire des trucs et qui est toujours disponible. Donc, on pourrait, à ce moment-là, dire au capital Euh, bah, ou vous faites ça, ou euh, ou rien. Mais quand Emmanuel Macron s'était posé au début de son mandat comme le leader, justement, de la protection de la planète avec son fameux slogan « Rendre la planète plus forte », pour vous, c'est fini euh, Il ne faut plus croire à Emmanuel Macron, l'écolo Non, on ne peut pas le croire. Je... Bon, on va pas être chien. Peut-être qu'il avait des bonnes intentions. Il n'a peut-être même jamais réfléchi vraiment au problème. Comme les autres, à se dire « Bon, tiens, il y a un problème avec les abeilles. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» bon. Mais le... la réflexion de fond... Elle, elle est nécessairement sur le fond. Euh, pour ma part, avec mes amis, quand on a pris le problème, on a compris que c'était le point de départ. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc il y a un intérêt général humain, donc il doit s'imposer à tous les intérêts particuliers par la loi. C'est vous, vous le, le nouvel fera. écolo de la classe politique française, Jean-Luc Mélenchon J'espère pas être le seul. J'en profite pour... Euh, euh, je sais que je ne suis pas le seul, ni, ni moi, ni mes amis. J'en profite pour dire, euh, l'écologie, Il ne faudrait pas que certains se l'accapare comme un fonds de commerce. Il faut que tout le monde devienne écolo. Peut-être qu'il y a une écologie de droite, j'en sais rien, c'est pas mon rôle d'aller inventer ça. Mmh. Moi j'ai essayé de mettre au point une formulation concrète, pratique, yeah. transformée en mesures concrètes et en mesures budgétaires. J'ai appelé ça le nouvel humanisme pour ce qui est ouais. de la philosophie. Il faut que tout le monde fasse ce travail. On peut pas juste dire, c'est moi euh, l'écolo en chef, c'est moi qui sais mieux que les autres. Non, il faut que mmh. tout le monde comprenne. Mais bon sang, il y a urgence quoi Il y a. C'est savez... pas une bonne idée, donc ça vous êtes catégorique là-dessus. Je, je pense que ce qui est une bonne idée, c'est que tout le monde comprenne que la catastrophe s'avance. Ne croyez pas, les gens qui m'écoutaient, que ça va se réchauffer tout doucement. Mais vous croyez. Alors un petit peu, puis après un petit peu. Non Ça fait des paliers brutaux. Quand on a signé la COP 21, tout le monde a dit « Ah, formidable Ça s'est passé chez nous, on a signé la COP 21, c'est mmh. l'accord sur le climat ». L'accord sur le climat, il dit « On ne va pas augmenter de plus de 2 degrés ». Alors il y a des gens qui sont venus, les chefs d'État des petites îles, ils ont dit, écoutez, nous, on veut bien signer tout ce que vous voulez, mais pas deux degrés, parce qu'à 2 degrés, mmh. nous on est noyés. Ah bon Combien vous voulez un et, demi. un et demi, on a dit. On va essayer de faire un et demi, mais on aura deux. Et quand on regarde ce que les pays ont donné, c'est 3 degrés et demi. Donc, même en respectant l'accord de Paris, le changement climatique oui. va avoir lieu et les catastrophes qui vont avoir. Pardon, je termine la dessus C'est un, un, un, un problème de, presque de philosophie bien personnelle. Qu'est-ce qu'on fait Tous ensemble ou chacun pour soi. Voilà, il y a une ville en Inde, c'est chacun alors, pour soi, ils ont appris aux gens à nager, parce qu'ils sont inondés tous les trois mois. J'aimerais pas votre sport sur quelque chose de plus terre-à-terre. Terre, euh... Ça, c'est très terre-à-terre, terre, hein. Mmh. Et vous n'avez pas eu de moustique-tigre, où cet mmh. été <rire> et, si, et la pyrale du but, vous n'avez pas un but dans votre jardin Absolument, rien y a alors... Plus. alors... l'interrogation sur le remplacement de Nicolas Hulot est-ce que vous souhaitez que le remaniement du gouvernement soit, soit plus large est-ce que d'autres ministres euh, n'ont pas fait leur preuve et doivent quitter selon vous le, le gouvernement je pense à Mme Nyssen Ça par exemple de faire. Moi, je n'ai pas d'avis à donner bon. là-dessus ils vont Mais... appliquer leur politique, elle va être terrifiante cette année parce que, bon, comme il euh, y a aussi un certain amateurisme là-dedans, euh, bon, ils ont mal programmé les choses, et ils se retrouvent avec euh, euh, des événements budgétaires majeurs, il n'y a pas de croissance, alors que par exemple eh oui. ces messieurs-dames sont tellement intelligents, qu'ils avaient trouvé comment on allait faire pour que mmh. ça marche, il n'y a rien qui marche, il y a moins de recettes de l'État. ils ont promis, euh, bon, euh, monts et merveilles, aux, à ce qu'ils appellent les entreprises, c'est-à-dire au fonds, aux actionnaires, et ils se retrouvent avec exactement ce que je leur avais dit, c'est que tous les sous qu'ils leur ont donnés, au lieu d'aller dans l'économie réelle, ils sont directement dans la sphère financière, mmh. On a les millionnaires les plus heureux du monde, les milliardaires les plus contents, l'un d'entre eux, que vous connaissez bien, a augmenté sa fortune de 30% cette année. Tout ça est aberrant ça, Tout est ça est fou est Alors est -ce... Que, pendant ce temps, le pauvre peuple tire la langue. Est-ce que vous soutenez un autre combat, qui est celui de Stéphane Bern, euh, qui dit euh, bah, on est peut-être en train de, de me tromper, on m'a baladé, on ne me donne pas les moyens de protéger les monuments, qu'ils soient euh, historiques classiques ou même ouvriers Je sais pas, ils ont, ils ont demandé à M. Berne, c'est un, un gars de bonne volonté, quoi. Il n'y a pas moyen de s'engueuler avec lui. Il y, y a des même gens qui ça. Avec <rire> moi, oui, on peut. Mais même moi, j'y arrive pas. Je veux dire, je l'ai une fois, je l'ai pris à partie, je lui dis, dans votre émission, on l'envoque des, des princesses, des rois, des ducs, il n'y a jamais eu le peuple, ouais. il n'y a jamais une révolution. Bon. Et il avait bien réagi, il avait pris le téléphone, c'est un, un homme de contact. Bon. Il a est, il est accepté cette mission, il pensait bien faire. Et il s'aperçoit qu'il y a des réalités, qui est les budgets, l'État, euh, bon. Et puis il y avait des gens qui ont C'est un peu dur. Pourquoi M. Berne Parce qu'il fait une bonne émission, mais alors que vous avez des gens euh, bon, de haut niveau qui sont dit que ce n'est pas la bonne idée. M. Berne est pris, euh, euh, il, il découvre, il découvre qu'on vit dans un système euh, pour qui euh, les belles choses, la beauté, euh, la conservation, euh, ça ne présente pas d'intérêt. Si euh, Tant que vous n'expliquez pas comment un château ou une œuvre industrielle peut cracher euh, du dividende, ça n'intéresse personne. C'est comme ça. -ce Mais que, nous, ça nous intéresse. Est-ce que vous vous réjouissez, Jean-Luc Mélenchon, du passage à vide de l'exécutif, notamment cette semaine qui a, été, euh, qui a été terrible, avec une succession de polémiques, d'événements, euh, la démission, dont on en a parlé de Nicolas Hulot, rien ne va plus, titre le, le JDD euh, euh, aujourd'hui. Oui, des titre, rien ne va plus. <rire> C'est que vraiment... Euh, ça doit être grave. Hein. Sondage en berne, je le disais, euh, polémique. Alors, est-ce que vous vous réjouissez de... De cela, est-ce que vous avez voilà, un petit moment, après tout, c'est humain, de contentement Et j'ai l'impression que, dans la, maintenant, en politique, euh, l'aspect psychologique joue un grand rôle. Une fois, je dis, il a le point, on dit, il est dépressif. Enfin, j'étais presque suicidaire. <rire> Ce matin, j'ai entendu euh, le porte-parole du gouvernement. Ah oui. Oui. Alors, lui, c'est encore autre chose. Il dit euh, Monsieur Mélenchon a un problème avec lui-même. Oui. Euh, il n'accepte pas d'avoir perdu l'élection présidentielle. Alors, comme c'est la 4 ou, mmh. ou 5e fois, au début, je ne faisais pas attention. Mais mmh. Maintenant, je me dis mais ils ont un problème avec le résultat de l'élection, pour être obligé de répéter sans arrêt que c'est <rire> eux qui l'ont gagné. Oui, ils ont un problème, visiblement. Bah, ils disent que c'est vous qui avez un problème avec le résultat de l'élection, justement. Bah, encore autre, j'ai un problème. Les gens diraient, mais qu'est-ce que c'est, cet homme Il est candidat Il est battu et il trouve ça bien mmh. Non, je ne trouve mmh. pas ça bien et j'espère que euh, le, notre tour vienne. Je c'est pas quand, bien. mais il viendra bien. et on va le faire. Bon, alors la rentrée ratée du mmh. gouvernement, qu qu'est-ce euh, qu que ça signifie selon vous Une que... crise politique majeure, bien sûr, et ouais. qui ne concerne pas, il faut aller au-delà de l'apparence.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 Ça ne marche pas, cette histoire-là. Je ne vous parle même pas d'idéologie, ça ne marche pas. Mieux vaudrait que les gens puissent vivre normalement. La consommation populaire, même si nous avons à discuter de ce qui est consommé, c'est le moteur numéro un d'une économie, et c'est normal. Parce que l'économie, qu'est-ce que c'est C'est arriver à vivre ensemble, produire les biens dont on a besoin. C'est ce moteur-là qui l'a tué. La seule année où ça a marché en Allemagne, où ils ont eu un niveau de croissance suffisant, c'était l'année où la croissance, euh, mmh. la, la consommation populaire avait augmenté. L'investissement est nécessaire. Changez les machines pour passer à des process écologiquement soutenables, et vous, vous ferez de l'investissement. Ils n'ont rien fait de tout ça Tout l'argent qu'on leur a donné, ils se le sont goiffrés dans leurs comptes financiers, et ils n'ont rien placé dans l'économie réelle. Ce que je dis là, vous pouvez le vérifier. Mmh. Vous savez que j'ai raison quand je dis ça. Donc cet homme, Voilà pour sa politique économique. Quant à sa politique personnelle, c'est la quintessence de la 5 République. Il avait vendu à tout le monde qu'il allait gouverner autrement, c'est pire que jamais. Il était là pour rétablir la confiance, il l'a encore amoindri. Par conséquent, on peut dire qu'il est déjà dans une impasse. Curieux, non vous le sentez bien. On est un an à peine après son élection, il y a déjà une ambiance de fin de règne. Eh bien c'est lié à l'épuisement de ce qu'il porte. Une image qui était fausse, qui était une illusion, une politique qui ne marche pas et un système euh, politique auquel plus personne n'adhère. Est-ce que vous croyez que, même vous, euh, la France insoumise, vous pourriez euh, arrêter euh, la folie du capitalisme financier Le réglementer ou, oui. Dire, oui, oui, bien sûr. Parce qu'il euh, faut comprendre que l'économie, c'est d'abord euh, produire et consommer pour euh, vivre demain matin, et après-demain, et après-demain. Après Par conséquent, quand on définanciarise l'économie, de toute façon, l'économie tourne. Et si vous injectez dedans... Euh, des moyens pour euh, les braves gens euh, de se nourrir, de se vêtir, d'être éduqué correctement, vous faites tourner la machine. Ensuite, c'est à vous de dire qui peut faire quoi. Et en particulier, vous pouvez dire le capital financier, c'est bon, vous avez assez vu. Euh, le, le droit pour vous d'entrer et de sortir le capital qui est placé dans les, les, les, les, fonds, les, les fonds de pension, les choses de cette nature, les LBO, pour ceux qui connaissent un peu euh, ce sujet, cet argent qui arrive tout d'un coup et qui ressort après avoir dépouillé les entreprises, tout ça, c'est terminé. Je pourrais, par exemple, inventer une clause simple, proposer une clause simple. Si vous investissez votre argent pour moins de 5 ans dans une entreprise, vous n'avez pas de pouvoir de vote dans l'entreprise. Donc, inutile d'essayer de presser le citron, Puisque vous n'en aurez pas le droit en Mais tant qu'actionnaire. Vous... Mais il y a plein de mesures qu'on peut prendre vous de cette parlez, nature qui définanciarisent. Pardon, et je termine en disant que euh, oui, il y a des secteurs qui doivent passer à la propriété collective, tout simplement parce qu'on a besoin. Il faut aller vite maintenant. Si on veut mettre des éoliennes partout en mer, si on veut que tout ça tourne, il va falloir des outils puissants que seul l'État peut mettre en mouvement, parce que Mais le capital privé le fera jamais. Vous parlez de l'impasse d'Emmanuel Macron aujourd'hui, n'y a t il pas aussi une impasse des oppositions, puisqu'on voit une gauche et une droite éclater. Est ce que c'est pas la chance d'Emmanuel Macron, peut-être pour rebondir justement vous n'êtes pas prêt vous ne faites pas bloc à gauche ou à bah, droite pour écoutez le euh, déjà c'est la démocratie quand même euh, bon il y a une majorité... mais même à gauche il y a non plusieurs mais, gauches. Une... Plusieurs non mais d'accord mais il y a une majorité qui a été élue On ne peut pas passer à côté de ça. Ils ont donc la majorité dans l'Assemblée. Euh, ensuite, euh, oui, il y a des oppositions. Quand vous regardez l'hémicycle, il euh, y en a à droite qui s'opposent, il y en a sur la gauche parce qu'on nous a mis au de bord. Voilà, c'est comme ça, depuis euh, Louis XVI. Alors, c'est dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on que, qu a imaginé ça. Mais, que voulez-vous qu'on fasse Alors, moi, je sais ce que j'ai à faire. La droite, ils font bien ce qu'ils veulent, mais je sais ce que moi, j'ai à faire. Euh, un. Euh, essayer d'établir les digues les plus larges possibles quand ils avancent euh, frontalement euh, comme ils le font, et je pense que le fait qu'on ait défendu dans l'affaire Benalla euh, bec et ongles jusqu'au bout euh, la mise en place de la commission euh, d'enquête, etc. Résultat, il a abandonné sa réforme constitutionnelle. Mais on l'a fait, oui, la droite. Euh, le faisait et nous le faisions. Ah, il, a suspendu, et là, ensuite, hein, il a suspendu. Oui, ben euh, revenu, bien, à, ouais. je crois qu'il a tout suspendu au euh, clou où ça reste à on un moment. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous avez invité là, là des répondu. parlementaires d'autres pays, lors de vos fameuses euh, oui. amphithéâtres à, à, à Marseille, il y a tout juste une semaine. Vous voulez élargir le cercle ben, euh, On a voulu. Non, il ne faut pas tout mélanger. Parce que sinon, je n'ai pas fini de, de dire ce que je voulais dire. Pour ceux qui siègent à gauche, Certains vous ont tendu la main, vous ne saisissez pas ces mains tendues. Je pense à Olivier Faure qui voudrait faire par exemple un combat commun avec vous sur le glyphosate, sur le congé parental. Vous n'avez même pas répondu. Ah, pardon, excusez-moi, c'est que ce n'est pas arrivé jusqu'à moi, parce que euh, on n'a pas cessé de leur proposer de faire des choses. D'ailleurs, on en a fait. On a fait un recours au Conseil constitutionnel, ensemble, au Parlement. On a fait la motion de censure ensemble. Euh, et chaque fois qu'on peut, euh, on vote ensemble. Encore une fois, je l'ai dit, c'est une affaire de contenu. Donc moi, j'ai rien contre M. Faure. Euh, bon, il a dit qu'il était ni Mélenchon ni... Macron. Alors je ne sais pas où ça existe, hein, euh, mais bon apparemment lui il sait où c'est. Ce n'est pas sérieux. Euh, et d'ailleurs il se le fait reprocher amèrement dans son propre parti, mm -hmm. euh, par des gens qui disent mais tout ça c'est nous condamne à l'impuissance de montrer du doigt euh, les, les plus proches voisins, enfin en tout cas je suppose que c'est les plus proches. Donc moi je, là, on est prêt à parler tout le temps, mais pas, pas de combine. Alors, par exemple, pour les réponses que vous disiez sur les amphithéâtres, alors moi, je reviens pas, qu'on ait trouvé ça extraordinaire. C'est tout juste si je n'avais pas ouvert une discussion avec tout le monde, avec la droite, là. pas du tout. On a invité des parlementaires avec lesquels on discute, on n'a pas invité la direction politique des Républicains. Enfin, quel sens ça aurait Ils ne seraient pas venus, parce qu'ils n'auraient même pas l'idée mmh. de leur demander. De la même manière, nous n'avons pas invité la direction du parti socialiste, mais des socialistes, des communistes. Voilà comment nous procédons. Quel est mon but Évidemment, mettre la digue la plus large possible au Parlement, c'est une institution, nous sommes dans l'institution. La digue la plus large possible contre les folies macronistes. Et peu me chaud de savoir les raisons pour lesquelles les autres sont contre. Je sais moi pourquoi je suis contre, vous me comprenez. Bon, quand je dis que je veux pas de la réforme institutionnelle, c'est parce que je veux de la 6 République et que le peuple s'en empare. Bon, ça c'est la première chose. Puis après, il y a la rue, ça compte la démocratie sociale. Là, vous avez Un appel des syndicats, une journée d'action le 9 octobre. Le paysage syndical s'est complètement transformé. Entre la galère que j'ai vécue euh, au moment de la, de la, euh, du Code du Travail, de l'inversion du Code du Travail, où là, euh, bon, les syndicats étaient divisés, personne ne voulait parler avec personne, et en gros, on retrouvait tout seul. Mmh. La situation a complètement évolué. On a eu des manifestations communes, syndicats partis, là, les syndicats, Il y a une assez large union, euh, beaucoup d'entre eux ont parlé tout l'été, c'est la première fois que les douze organisations syndicales de ce pays se parlent pendant tout l'été. Et là, il y aura une manif euh, le 9 octobre, c'est le point de départ. Quand va arriver la retraite, vous allez voir que là, ça va être qu'on euh, va, va pouvoir bénéficier de ces nouvelles conditions politiques de combat. Mais alors, vous avez un problème, quand même, Jean-Luc Mélenchon. Interne. Si c'est un Américain, ce serait parfait. Non, fait. mais qui, qui, enfin, qui me semble préoccupant. Et c'est euh, Sophia Chikirou qui a mis euh, l'accent là-dessus. J'écoute toujours ce qu'elle dit avec intérêt. Et elle dit, c'est la montée des communautaristes. Et que nous, les Républicains, dit-elle, on a un problème, notamment aux médias. Alors, il me semble que ça va au-delà du média. Euh, alors, est-ce que c'est oui. votre avis aussi Et comment, comment vous allez lutter contre ça Ah ben, quand la... Il faut comprendre la mécanique. Quand tout ce qui relève de, de l'intérêt général recule l'État recule, les institutions communes reculent, le sentiment d'appartenance commune, même des choses toutes bêtes comme l'affaire de l'indemnisation du chômage. Vous annoncez au cadre, si vous gagnez beaucoup, vous serez, serez indemnisé moins. Alors on peut dire, oui mais ils ont déjà assez. Oui mais il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. C'est eux qui cotisent le plus. Donc si on leur dit, écoutez, vous n'avez plus aucun intérêt commun avec les autres, bah, ils vont finir par dire, oui on n'a aucun intérêt commun avec vous, débrouillez-vous. J'essaye de décrire par, par, par des, des petites touches comme ça, quand tout s'en va, D'autres solidarités se mettent en place, d'autres euh, identités apparaissent. Hein. Identités, je veux dire, euh, mots d'ordre, euh, drapeaux, euh, consignes communes. Et le communautarisme, en effet, euh, trouve là un terrain de, quasiment comme un instrument de survie. Parce que des gens se mettent ensemble pour survivre, vu que l'État ne s'en occupe pas, vu que, vu que, vu que... Et puis, finissent par ne plus supporter les assignations. Euh, euh, raciale religieuse quand quelqu'un dès qu'il a un nom qui convient pas euh, à la moyenne de ce qu'on a connu du temps des Gaulois euh, on lui dira ah vous êtes doux. Alors la surprise c'est de s'entendre répondre "Bah je suis d'Anthony, je suis de Haute-Savoie." Ah bon mais Alors les mais, gens... mais est-ce que ça ça c'est vous définissez les, mmh. le communautarisme, fronte, oui Absolument. Mmh. Ça vous gêne est ah ben, en oui. quoi ça vous gêne ah, ben, Je vais vous expliquer. Alors je, tout le monde est pas de je fais attention, tout le monde n'est pas de mon avis. Je fais attention, je veux convaincre Pas brutalisé. Mmh. Moi, je ne vais pas venir avec euh, les livres de la loi et dire voilà, c'est comme ça. Il faut convaincre, il faut comprendre qu'une bonne partie des gens qui se sentent assignés à identité religieuse mmh. ou de couleur de peau, euh, ne se sentent pas par une illusion. C'est parce que c'est vrai. Il mmh. y a de vraies discriminations raciales, etc. etc. Nous, alors, à partir de là, je dis aux gens, écoutez, tombez pas dans le panneau. Parce que si vous-même, vous commencez à vous décrire par ce à quoi on vous assigne, tout est perdu. Moi, je crois à l'humanité universelle. Je crois que les êtres humains sont tous semblables. Et que, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes, mais ils sont semblables. Et comme leurs besoins sont semblables, et comme ils sont réunis par un intérêt général humain, qu'on voit aujourd'hui avec la catastrophe climatique qui s'avance, c'est le moment, les gens, plus que jamais, bien. de se définir comme êtres humains, Par-dessus-tout. vous avez vu qu'au média, qui était une création mmh. pleine d'espoir au départ, ça tourne à la baston généralisée, c'est plus entre camarades, c'est vraiment la détestation. Ah oui, moi, je, bon, je peux que, moi je peux que déplorer, regretter. Alors moi, je peux y aller au retour, hein, Parce ah que oui. quand ils ont créé le média, on dit, ah, c'est Mélenchon. Mmh. Alors j'avais beau dire, mais non, mais non, ils font ce qu'ils veulent. personne ne le croyait. Alors après, ils se disputent, on dit, ah, ben voilà, encore Mélenchon. Oh, s'il vous plaît, pitié, quoi. Et vous, vous soutenez être... euh, Sophia Chikirou dans cette discussion. Écoutez, cette moi, politique. je ne veux pas me mêler de la vous discussion. La Attendez, moi, je ne veux pas me mêler de la discussion euh, aux médias c'est okay. une rédaction, c'est pas à vous que je vais expliquer que des rédactions où ça se passe bien, il n'y en a pas tant que ça comme ça, hein. voilà Voilà. c'est dit, je veux dire, ah, en ce moment il y a une crise à l'express, il change de patron, personne n'en parle par contre le média c'est le grand sujet stratosémique Je propose de nouveau un passage du livre que j'ai commencé à lire la dernière fois de Svetlana Alexievitch, La supplication Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 2015 alors si on va directement à la page 38 par exemple euh, je prends des passages seulement il y avait de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que, je que la pluie l'ait mouillé. il a une couleur d'encre Il traînait par terre, luisant par morceaux. Je suis allé dans le champ du Colcose, jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu, un peu plus loin. La milice et les soldats ont placé des pancartes. Près de certaines maisons, ils écrivaient 70 curies. 60 curies. Alors, un, un curie, c'est 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Et le becquerel, c'est pas rien. Nous qui vivions là, de toute éternité, en nous nourrissant de nos pommes de terre, on nous a dit soudain que c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. On nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Et tout cela était à l'intérieur des maisons. On a mis les puits sous scellés. on les a enveloppés d'une pellicule de plastique. Vous allez tous mourir, il faut partir, il faut évacuer. Les gens avaient peur. Ils étaient terrifiés. Certains ont entrepris d'enterrer leurs biens. Moi aussi, j'ai plié mes habits, mes diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisés. Quelle tristesse, quelle peine rongeait mon cœur. Que je meurs sur place si je mens. Et j'entends que dans un village, les soldats ont évacué tout le monde, mais qu'un vieux et sa femme sont restés. Le jour de l'évacuation, lorsqu'on obligeait tout le monde à grimper dans l'écart, ils ont pris leurs vaches et sont partis dans la forêt. Ils ont attendu le départ de tout le monde. D'où Nous est il venu ce malheur. Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Voilà, Tchernobyl. Les chats avaient tellement faim un hiver qu'ils mangeaient les chatons. Que Dieu me pardonne et les rats ont dévoré une femme. Les villages sont vides, mais il y a plein d'oiseaux, ils volent, les serviennent comme si de rien n'était. Les femmes imploraient à genoux devant les maisons, mais les soldats les prenaient sous les bras, l'une après l'autre, pour les faire monter dans les camions. Quand les miliciens viennent contrôler le village, ils m'apportent du pain, mais quand il a contrôlé ici, il n'y a que moi et le chat. De bons gars, ils rient, ils m'ont apporté des piles pour la radio. Maintenant, je peux l'écouter. Alors je tourne les pages parce que le livre il fait un certain nombre, il fait 249 pages, 250 pages, je ne vais pas lire la totalité bien sûr. Euh, on nous évacuait le troisième jour, le réacteur brûlé, je me souviendrai toujours des paroles d'un ami, ça sent le réacteur, une odeur indescriptible. Il y a une annonce à la radio, interdit d'apporter les chats, interdit aussi d'apporter des affaires personnelles. J'ai envoyé à l'hôpital ma fille. Et ma femme, elles avaient des taches noires sur le corps. Elles apparaissaient et disparaissaient, grosses comme des pièces de cinq copecs. Mais elles n'avaient pas mal. On leur a fait passer des examens. Je lui ai demandé, les résultats m'a répondu, ça ne vous concerne pas. Ça concerne qui, alors Pouvez-vous imaginer sept petites filles totalement chauves en même temps Elles étaient sept dans la chambre. Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl et qu'on veut nous faire oublier cela. C'était horrible. Les soldats nous chassaient. Des véhicules militaires nous a... sont arrivés. Les soldats tuaient les chiens. J'ai été, bri... été chef de brigade ici pendant 45 ans. J'avais pitié des gens. Une fois le Kolkhoz m'a envoyé en mission à Moscou pour présenter notre lin à une exposition. J'ai rapporté un insigne et un diplôme d'honneur. Ici, on me respecte. Tout le monde connaît Vassili Nikolaevitch. Et qui serais-je dans un endroit nouveau Un vieux grand-père en chapka, ici, quand je serai mourant, ces chères femmes m'apporteront de l'eau et chaufferont la maison. J'étais compatissant envers les gens. Le soir, les femmes rentraient des chambres et moi, je savais qu'elles ne recevraient rien pour leur labeur. On leur notait des journées de travail, mais elles n'étaient pas payées pour elles. Et elles chantaient quand même. Tu sais que nous avons tous la leucémie maintenant du sang blanc. Alors, je passe plusieurs pages... Plusieurs pages, parce que je ne lis que les passages que j'ai soulignés, qui sont particulièrement marquants. Nous n'avons ni la télé ni la radio. Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs, mais on vit plus tranquillement. Nous n'avons pas de quoi nous affliger. Des gens qui passent nous racontent qu'il y a des guerres partout et que le socialisme est fini et que l'on vit sous le capitalisme et que le tsar va revenir. Est-ce vrai Ah bah oui, dans des cas de, comme ça, on raconte n'importe quoi, en cas de catastrophe nucléaire. Imaginez que la centrale de Fessenheim vienne à exploser, que la centrale de Katnum vienne à perdre les pédales, euh, on ne saurait pas quoi faire. On ne pourrait pas faire grand-chose. Pour pour parfois, je croise des chasseurs avec des fusils, des chiens, des dosimètres. Ils ont des dosimètres. Eh oui, je n'ai pas peur de la terre ou de l'eau, j'ai peur de l'homme. Là-bas, pour 100 dollars, on peut acheter une mitraillette au marché. J'avais un grade militaire, lieutenant-colonel du train. Ici, je me suis retrouvé au chômage. Puis j'ai trouvé du travail comme femme de ménage à la mairie. Je lave les planchers. J'ai vécu toute ma vie et je n'ai pas la force d'en attamer une seconde. Euh, précédemment, nous avions une patrie. Mais maintenant, elle a disparu. Qui suis-je Ma mère est ukrainienne, mon père russe. Je suis né en Kirghizie, où j'ai grandi. J'ai épousé un tatar. Et mes enfants, quelle est leur nationalité Nous ne sommes pas des Russes mais des Soviétiques. Seulement, le pays qui m'a vu naître n'existe plus. Soudain, elle sourit. Ici, les oiseaux chantent comme partout et il n'y a pas un monument à Lénine. Tôt le matin, nous avons entendu des coups de marteau dans la maison d'à côté. On enlevait les planches coulées sur les fenêtres et il y avait une femme. D'où venez-vous De Tchétchénie. Le prince Mishkin disait « Peut-on voir un arbre et ne pas être heureux C'est ainsi, j'aime penser et le plus souvent l'homme se plaint au lieu de réfléchir. » Eh bien, nous y sommes allés, à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillions en bas à sortir les décombres et gratter les surfaces et une journée en haut sur le toit du réacteur, à l'appel. Les robots ne fonctionnaient plus. Les appareils et les machines devenaient dingues, mais nous travaillions et nous en étions fiers. Voilà, alors, bon, il y aura d'autres passages que vous, je vous lirai d'autres fois, bien sûr. Dites-nous franchement. Alors, clairement, expliquez-nous. C'est ce que j'essaye de faire, là, si vous voulez. Je ne suis pas obligé non plus de répondre à toutes les attaques. Mais vous êtes aussi moi, parce pour que... les frontières, là, mais, mais, à ce frontière, là Oui, Oui, mais, mais je crois M. que les Français comprennent bien. Nationale. Ils ne sont pas loin de ce que je pense, moi. Hein, ils ne sont pas pour jeter les gens à la mer et ils ne sont pas non plus pour la liberté d'installation, ce qui est mon point de vue. Moi, j'ai apporté une réponse rationnelle au problème de l'immigration. J'ai dit un, il ne faut pas que les gens partent de chez eux. Donc, il faut leur rendre la vie supportable. Donc, arrêtez tout ce qui leur rend la vie insupportable. Alors, par exemple, puisqu'on va avoir une, une élection européenne, arrêtez les programmes, les partenariats économiques avec l'Afrique, on leur demande de lever les droits de douane, donc il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Arrêtez d'acheter leurs poissons, j'allais dire sur pied, dans la mer, parce que vous savez, l'Europe paye des droits pour ramasser tous les poissons qu'il y a là, il n'y en a plus pour la pêche côtière. Et pendant que les mêmes vous font les sons de morale, ils continuent à vider les campagnes et les côtes euh, des pays qui essayent euh, de se tirer d'affaire. Donc moi, je ne marche pas dans cette hypocrisie. Je dis, je veux que ça s'arrête. Voilà, ça, ça s'arrête. Et deuxièmement, je ne dis pas aux gens, euh, là, vous êtes, euh, je suis d'accord pour que tout le monde Il passe ce qu'il veut, il passe où il veut, il s'installe où il veut. Je ne suis pas non plus d'accord pour ça. Enfin, c'est clair, non, comme position. Qu'est-ce qu que vous voulez faire de mieux que ce que je raconte Comment allez-vous Alors, attendez, par contre, j'ai un soupçon, moi. Je veux quand même l'exprimer. Allez-y. Alors, on me reproche. Euh, lui, il me dit nationaliste. L'autre, national républicain. Mmh. Un autre républicanisme. Enfin, à la fin, est-ce que ces gens ne me reprochent pas surtout d'aimer mon pays Parce que c'est quoi cette accusation de nationalisme Ai-je jamais dit, moi Que les Français étaient supérieurs. J'ai jamais dit Frankreich über jamais. Hein mm. Bon, euh, moi, ma devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec n'importe quel être humain. Et je parle une langue internationale quand je dis occupez-vous des personnes âgées. On s'occupe des gosses. On s'occupe d'avoir euh, une, une économie saine. On s'occupe de manger sainement. Qu'est-ce que ça, de nationaliste, de parler Et comme ça Vous avez infléchi votre. Oui, mais sur moi, la je création. les soupçonne eux de vouloir faire l'Europe en défaisant la France. Je les soupçonne, eux, de ne pas aimer la France. Qui Ils la considèrent comme qui Là, la Macronie, c'est ses grands airs. Oui, oui c'est les France. Gaulois récalcitrants qui ne veulent rien savoir. Mmh. On n'arrête pas de réformer dans ce pays. Et, et on, en plus, on, on va se faire mépriser par le chef de l'État et sa bande, là. Le gars qui vient me traiter de nationaliste. Oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai ramené le drapeau bleu-blanc-rouge dans les manifs de gauche. Oui, j'ai ramené la Marseillaise. Oui, j'en suis fier. Mais pour autant, je suis un internationaliste. Et je crois que le message français, il s'adresse à la terre entière. Liberté, égalité, fraternité, ça se dit dans toutes les langues. La Marseillaise, ça se chante dans toutes les langues comme un chant révolutionnaire. Bon sang, les Français, vous pouvez être au moins fiers de ça, quoi. Jean-Luc Mélenchon, on va écouter ensemble le top et le flop Camille et Nicolas. Camille. Alors moi, mon top ce soir, c'est Laurent Vauquier, ne vous en déplaise, qui reprend des couleurs en cette rentrée catastrophique pour Emmanuel Macron avec une droite qui était partie là-bas et qui doute enfin du nouveau monde. Je pense notamment aux retraités, particulièrement ciblés par les nouvelles mesures. Et un discours qui fait mouche de Laurent Vauquier quand il dit euh, aux macronistes notamment « Rendez l'argent ». Alors pour le moment, ça ne paye pas encore dans les sondages, mais peut-être dans ces... les jours prochains. Demain, un commentaire Euh, bah il faut bien qu'ils vivent, hein, il faut qu'ils se défendent. Premier opposant, euh, Laurent Wauquiez, plutôt que vous. Ah. Non mais attendez, alors ça, moi je ne suis pas qui a inventé ce podium, moi j'ai rien demandé. D'accord, <rire> donc déjà on part d'une base, j'ai rien demandé, pour... moi je me bats. Point. Après, euh, ouais. euh, que la droite. Euh, S'opposent, c'est son affaire. Ils se sont façon... fait dépouiller sur pied euh, par M. Macron, qui les a trimballés d'un bout à l'autre du ring et puis les a envoyés au tapis. Bon, il, il faut qu'ils en ressortent. Mais eux, les gens, lorsqu'on parle de la droite, il va falloir qu'ils choisissent. Ils sont quoi, gaullistes ou libéraux C'est quand même ça le fond de l'affaire. Est-ce que la France doit être une nation souveraine qui est dans un concert des nations, qui discute avec les autres Est-ce que la France pense monde Hein, ils sont tous là en train de bêler en cadence Europe-Europe. Mais le problème de l'immigration, c'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. Mm. Quand vous parlez du Mali, Que vous parlez euh, de la Syrie, que vous parlez de l'Afghanistan, c'est pas l'Europe, les gens, il faut regarder les cartes, c'est le monde. Donc est-ce que la droite, elle est gaulliste ou est-ce qu'elle est libérale Parce que si elle est libérale, elle chante la même chanson que les autres. Et à la mmh. fin, quand ils arrivent au pouvoir, ils font comme les autres. Sauf moi. Nicolas Alors mon top, eh ben, ça serait un top parapolitique si j'ose dire, c'est cet arbitre lors de l'US Open, ce championnat, de ce, cette compétition de tennis aux États-Unis, qui est descendu de sa chaise pour regonfler le moral d'un joueur qui déjouait complètement, et en lui disant des mots tu mérites mieux que ça, etc. Donc, si il a fait le scandale et tout le monde l'a a reproché, je lui a dit. Il a sorti vous êtes son sorti, rôle, votre oui. rôle. Moi, ah je suis oui. un arbitre qui a du cœur, c'est pas mal. Et puis je me suis dit que dans le remaniement gouvernemental, au fond, ça serait peut-être pas bête de faire appel à lui, quoi. Ah, c'est un peu ce que vous m'avez demandé, moi, d'aller remonter <rire> le moral des autres. Non, euh, non, ça ne va pas le faire. Le euh, flop de Camille Langlade Mon flop, c'est Stéphane Bern, parce que euh, ah. la défense du patrimoine, oui, mais le chantage à la démission, <coughs> la semaine même où Nicolas Hulot claque la porte, non. On a le sentiment que la société civile se désagrège ou se démonétise et que le seul moyen de faire de la politique pour les non-professionnels de la politique, est-ce que c'est ce chantage à la démission ou le coup de sang Vous êtes un habitué des coups de sang, mais vous avez peut-être d'autres armes dans votre... Mais moi, je vais vous expliquer, tous ces gens sont de bonne volonté, de bonne composition, <coughs> mais ils ne veulent pas admettre qu'ils vivent dans une société de classe, avec des intérêts contradictoires et que la politique européenne consiste à vider les caisses publiques et que nous les français qui avons construit un état et un système autour de notre état eh bien nous sommes les plus grands malades de l'Europe parce que le gouvernement allemand qui dirige l'Europe Est en train de nous mettre à genoux le gouvernement de droite évidemment Nicolas. Écoutez-moi mon flop, ça sera euh, l'interview du Premier ministre Edouard Philippe qui a voulu cadrer la rentrée. D'abord on attendait le président de la République et une parole forte, mais en plus il l'a fait dans un journal respectable comme tout, mais de manière tellement technocratique et sèche dimanche dernier, oui. dernier qu'au fond euh, il fallait pas surprendre, il fallait pas être surpris de ce qu'ensuite, euh, tout ça se parte en quenouille pour rester euh, poli et en tout cas ne pas refaire. Alors, Mais vous ne voyez pas que le fruit est sec Ça fait 30 ans qu'ils racontent les mêmes salades, nous préférons le travail à la cistana, ils insultent tout le monde, mais ça ne convainc plus personne. Comprenez que c'est ça le signal le plus important du moment politique que nous vivons. C'est que la confiance publique est complètement détruite. Et monsieur... Parce qu'il est intelligent cet homme, hein, le Premier ministre, il ne faut pas croire. Hein, pour qu'il en soit réduit à, à, à débiter des sornettes... Comme un, un, un moulin à prière. Comme ça, c'est le signe de la fin d'une époque. Une dernière question, Jean-Luc Mélenchon. <rire> L'équipe de France de football revient cette <rire> semaine. Ce sera jeudi soir, un match contre l'Allemagne. Est-ce que vous avez soutenu les Bleus pendant cette... Euh, Plus de monde oui. Ce qui est aussi de notre devoir de citoyen, c'est de mesurer ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Donc je vois que vous avez un point de vue un peu anglo-saxon. Ça n'est absolument pas le mien. Parce que si on commence à adopter l'idée que parce que ça a choqué, et je n'ai aucun doute que ça a choqué un certain nombre, on va rester en France, de nos concitoyens, je pourrais vous dire que moi, je suis aussi incroyablement choqué par les femmes qui portent la burqa, voire même qui portent le voile. Que je suis incroyablement choqué par les femmes juives qui sont supposées porter des perruques ou porter des bas, etc. etc. Je pourrais dire, alors très bien, nous allons modérer du côté des caricatures de Charlie Hebdo, mais alors, je ne sais pas, essayer à ce moment-là de ne pas vous habiller comme ça. Et on retombe Dans le problème que nous évoquions de l'intolérance. Donc, pour moi, la ligne de, de, de démarcation, c'est qu'à partir du moment où on se bat, et à juste titre, pour que les gens s'habillent comme ils veulent, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans la rue, qu'ils ne soit pas contraire à la loi, tout ce que nous avons dit à ce moment-là, il ne peut pas y avoir euh, le moindre point de vue anglo-saxon sur le thème. D'accord, mais cachez ce sein que je ne saurais voir. Une réformation est une réformation. Quel que soit son motif. Elle ne peut pas être qualifiée, comme vous l'avez fait, me semble-t-il, de litigieuse, d'étrange... Et j'aurais pu, moi, faire un article, que je ne ferai pas sur le thème, les étranges factures de M. Macron, puisque lui aussi a été réformé, ou les étranges factures de M. Fillon. Euh, on évoque, pour Jean-Luc Mélenchon, 435 000 euros. Mmh. Ça semble une somme gigantesque. Bon. Ces 435 000 euros représentent 4%, euh, grosso modo, des dépenses de Mélenchon. Donc, c'est quand même... Très marginal. Mais par exemple, il y a une donnée intéressante que je n'ai pas lue dans votre article, c'est que pour Marine Le Pen, les réformations, c'est-à-dire les factures pour des raisons diverses que la Commission ne prend pas, c'était 870 000 euros. C'est 8% bon. et demi de son voilà. de campagne. Euh, c'est déjà beaucoup plus que Mélenchon. Mmh. Et pour Fillon, pour euh, Hamon, pour Macron, Macron, je crois que c'était 120 000 euros au départ euh, de, de réformations. Donc, je voudrais qu'on reste sur ce point-là. Pourquoi euh, considérer finalement la commission vérifiant la sincérité du compte, que vous faites, si j'ose dire, deux poids, deux mesures dans la nature des réformations. Alors, le fait que la commission des comptes de campagne ait pris un certain nombre de décisions ne présage en rien de la sincérité du compte. Puisque derrière, nous avons interrogé François Logereau, nous lui avons dit, mais il semblerait qu'il y ait eu quelques alertes, mmh. notamment sur le compte de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pour ce que nous en savons sur le compte de Jean-Luc Mélenchon, sur l'éventuelle légalité de certains montages est ce que, dans l'état actuel des choses, vous avez signalé à la justice ou instruit un certain nombre de choses là-dessus? La réponse de François Logereau a été celle ci non, dans un premier temps, nous avons validé les factures que nous estimions devoir valider, à partir de maintenant dans une deuxième phase, à partir de maintenant mmh. c'est actuellement Nous verrons si, éventuellement, nous devons faire des signalements à la justice ou à l'administration fiscale. Non mais, vous voyez, c'est très important ah, sur la méthode. Ce que, ce que je vois, c'est, cher Sylvain Tronchet, je vois surtout comme vous bottez en touche. Ce que dit la commission, c'est qu'elle approuve. Elle ne dit pas valider, elle approuve les comptes. Non, elle approuve des factures. Est-ce que, du coup, euh, tu as le sentiment, euh, toi qui, en... en au début de ton livre, mets une, une phrase de, de Fanon euh, qui est quand même... Euh, des années avant notre discussion très dure, pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade entre guillemets que celui qui les exècre. Est-ce que toi, qui mets cette citation là, tu, tu considères que d'une certaine façon, euh, les, les, un certain nombre, qu'est-ce qu'on va dire, de militants noirs, par exemple, pour revenir précisément en laissant les Japonais de côté à notre <rire> débat, est-ce que tu considères qu'un certain nombre de militants noirs contribuent eux aussi Est-ce qu'on va aller jusqu'à dire une forme de racisme Est-ce que tu irais jusque-là Moi, je pense qu'en tout cas, euh, si une lutte intègre euh, toutes les assignations, Elle est dans un langage, en tout cas elle répond avec le, la, la langue et le dictionnaire du racisme. Donc dire justement ces associations qui d'un coup disent euh, ça c'est de l'appropriation culturelle, donc Cathy euh, euh, Perry, la pauvre se fait des tresses, que l'on dit africaine, elle n'a pas le droit parce qu'elle vient nier notre culture et elle ne connaît pas l'histoire des cheveux. Donc tout devient en plus euh, complètement différent parce que moi je connais plein de noirs qui se font des tresses africaines et vraiment il n'y a aucune lutte derrière. Hein. En fait elles se font une coupe de cheveux. Quoi. Mais d'un coup tout devient objet politique, objet de, de souffrance, c'est-à-dire la souffrance est partout en fait, et, et je crois qu'effectivement ça vient, euh, c'est pour ça que j'aimais cette citation de Frantz Fanon, parce que c'est la même chose, c'est en miroir, Donc, euh, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si, si c'est pour dire les Noirs sont géniaux et c'est pour ça qu'il faut... Euh, Euh, il faut euh, les euh, mettre en majuscules aussi. c'est pour dire les Noirs sont atroces et c'est pour ça que je les mets en majuscules pour qu'on les reconnaisse bien on dit de toute façon euh, un lieu figé donc euh, pour moi en tout cas ça ne permet pas de penser et moi ce qui m'intéresse c'est qu'on essaye de réfléchir en tout cas Alors vous savez bien qu'il y a qu Derrière tout ça, un problème, c'est que tout ce que nous venons de dire, qui je crois est, est plutôt inspiré par, par l'humanisme que par un sentiment euh, d'une quelconque haine ou agressivité, tout ce que nous venons de dire, des antisémites qui tomberaient sur notre émission pour dire « Ah ben je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit » et profiteraient finalement de notre critique que je considère légitime du gouvernement d'extrême-droite israélien ou de la façon dont on traite les Palestiniens profiterait de ça pour faire passer leur camelote antisémite Pourquoi Non, je ne, vois, je ne vois pas si quelqu'un me dit tout ça. Et souvent, je suis confronté à ça quand je fais des conférences, qu'on me dit, ah oui, c'est les Juifs, c'est les Juifs qui tiennent les médias ou les Juifs qui Mais non, ne confondez pas ça. Et quand on, parce que souvent, on dit des termes sionistes pour parler des Israéliens, ce qui sont deux choses différentes, il y a des sionistes qui sont de gauche, il y a des sionistes, sionistes ne veut pas dire partisans de l'occupation et partisans de la répression. Abraham Burke est un parfait sioniste, il se bat depuis longtemps pour la fin de l'occupation, et je pourrais multiplier les exemples. Donc il ne faut pas non plus céder à cet autre chantage, qui est de dire, si on critique Israël, on prête le flanc, ou on nourrit, on prépare le terrain aux véritables antisémites. Qu'il y ait des antisémites qui se cachent derrière la critique du gouvernement israélien, certainement, bien sûr, mais il faut les combattre justement, et Là, moi, je connais assez bien le tissu des organisations dites pro-palestiniennes. Elles sont franchement euh, intraitables avec l'antisémitisme. L'association france palestine Solidarité est intraitable avec l'antisémitisme. Alors qu'on entend parfois dans les manifestations de soutien à Israël ou sur les réseaux sociaux des propos qui sont franchement parfois racistes anti-arabes. On parle euh, du fait que les musulmans euh, seraient antisémites, alors qu'il puisse y avoir des musulmans antisémites, bien sûr Mais dire que le nouvel antisémitisme, le nouvel antisémitisme, donc né en 2001, euh, s'explique par le texte du Coran, qui date d'il y a 15 siècles, c'est quand même une connerie sans nom qu'on puisse dire que le Coran explique un nouvel antisémitisme qui serait né il y a une vingtaine d'années. Et quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux de haine anti-arabe, de certains partisans inconditionnels d'Israël, je m'inquiète. Mais évidemment, jamais je dirais que tous ceux qui soutiennent Israël sont des racistes anti-arabes. Donc il faut aussi raison garder dans les deux cas. Et l'un des problèmes actuels de nos société, c'est ce deux poids deux mesures dans la lutte contre les racismes. Je ne peux pas m'empêcher de, de, de saluer cette trajectoire de l'ambiguïté. Permanente avec cet homme qui a commencé dans une primaire des socialistes pour ensuite se retrouver macroniste euh, après avoir été président du groupe Europe Ecologie Les Verts ici même euh, bon, le voilà maintenant euh, ministre de l'écologie mais bon, euh, c'est un ministre des apparences écologiques hein, parce que euh, ici personne ne pourra nous faire oublier que c'est lui qui a organisé à 2h du matin qui a reporté à 2h du matin le vote euh, contre le glyphosate Si bien qu'il euh, s'est trouvé très peu de monde dans l'hémicycle. Donc euh, voilà, il a sa promotion qui suit ça. Le voilà ministre de l'écologie, on va regarder comme on le fait euh, toujours. S'il euh, y a des bonnes choses, bon, on prendra, mais dans le contexte, euh, je ne vois pas qui en est. La preuve, c'est que M. Hulot est parti. Monsieur le Président je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe Et se moque des bombes, et se moque des verres « Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. » Je mentirai ma vie sur les routes de France de Bretagne en Provence et je dirai aux gens refusez d'obéir refusez de la faire n'allez pas à la guerre refusez de partir S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Parce que on a accumulé de la culture qui, d'un seul coup, nous permet de penser en termes d'historien. Je suis pas historien, mais je dispose d'assez d'informations historiques pour pouvoir disposer d'un regard qui est susceptible de ne pas se contenter de l'instant pur. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui, on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine de, des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, l'époque où on apprenait à lire à l'école, par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui ça va, je les ai. Donc les épaules. Donc oui, je suis hitlérien, je suis stalinien, je suis léniniste, je suis bolchevique, je suis... Sartrien, je, non, pas ça. Euh, mais je suis, je suis tout. Ça me fait plus peur, tout ça, comme ça pouvait me faire peur à, à une époque. Et je laisse les gens dire « on ferait réactionnaire, comme il a réactionnaire ». Ça me gênerait que Libération dise du bien de moi, et ils en ont dit récemment, ça me fait un peu de peine, et donc euh, je me dis, euh, deviennent réacs eux aussi, ou alors il va falloir qu'ils revoient leur jugement sur moi. Mais je pense qu'il y a juste un moment donné où on se dit, si on a lu Brodel, ce qui est mon cas, et qu'on ne s'est pas contenté des analyses de Brodel, qui, qui nous parlent de la Méditerranée, c'est sympathique, la Méditerranée, les analyses de Brodel, ce qui est intéressant chez Brodel, c'est la longue durée, et on se dit, nous sommes dans une longue durée qu'on ne saisit pas parce qu'on est dans l'instant pur. Euh, c'est l'instant du tweet, c'est l'instant de l'info, un clou chasse l'autre. Il y a une information, le centre du monde c'est vous, mais demain c'est plus vous. Et le surlendemain, euh, c'est plus celui qui faisait le, le, le centre du monde la veille, et puis etc., etc. Et puis on a perdu la mémoire de tout ça. Donc celui qui dit, mais le présent, il s'enracine dans le passé, il produit des effets dans le futur, c'est quelqu'un dont on dit, mais vous seriez pas un peu réacte vous, vous voudriez faire de l'histoire Mais il y a un éternel présent, et l'éternel présent c'est la vérité, c'est l'éternel présent de l'instant, de BFM TV, enfin de toute cette espèce d'image en permanence qui ne nous dit rien d'autre qu'il y a de l'image. Et, et moi je dis non, il n'y a pas que de l'image. L'image elle, euh, elle est enracinée. L'image elle nous dit quelque chose. L'image elle provient d'un monde. L'image elle va, vers, dans un monde. Elle va pardon, vers un monde. Et euh, quand, on, quand on voit ça et qu'on dit mais et si nous faisions un peu d'histoire et si nous pensions l'instant dans une relation euh, à, pas l'éternité, n'allons pas jusque-là, mais, mais, mais, mais à, une, à une histoire de longue durée, de fait on arrive à la question de la civilisation question interdite quand on est un homme de gauche. On n'a pas le droit. Si on commence à poser la question de la civilisation, ministère de l'identité, UMP, Vichy, Pétain, fasciste, nazi, Auschwitz, etc., et ça continue. Donc c'est vrai que ça devient difficile, mais comme c'est tous les jours on se fait insulter, il y a juste un moment donné où ça fait sourire, quoi. Et on se dit, ben tant pis, mais je, je, je vais faire, je vais proposer, mais ça on est déjà dans le tome 2, une, une pensée de la civilisation justement parce que nous sommes dans, dans le nihilisme. Tout le monde est d'accord Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, comme dit Paul Valéry, et on ennuie même les lycéens avec des, des sujets de philo, avec cette question-là. Donc tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. Parce que si vous dites que nos civilisations sont mortelles, et que vous dites, Bien, alors la nôtre, est-ce qu'elle ne l'est pas mortelle Est-ce qu'elle ne serait pas même un peu mourante, moribonde, voire morte Ah Décliniste <rire> Vichy, pétain. <hein. rire> Donc vous dites, bon, ça va devenir difficile, mais j'en je, je, je, ai, euh, ai fait mon pain quotidien, et je me dis, c'est plus mon problème. De savoir que, je sais pas quoi, les les Télérama, le Nouvel Obs, tous ces gens-là, disent de moi que je suis, sais pas quoi, un réacteur, que c'est pas mon problème. C'est leur problème, ça, ça leur fait vendre du papier, il y a à peu près que ça qui les intéresse. Mais moi, je veux essayer de penser des choses qui me sidèrent. Et des choses qui me sidèrent, c'est que, par exemple, la gauche, euh, puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. De dire aux femmes, euh, vous allez louer vos ventres, les pauvresses là. Il n'y a plus de boulot, vous n'avez qu'à louer votre utérus. Aux riches qui, eux, vont faire des enfants, etc. Merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Et récemment, euh, François Hollande lui a donné, la, je ne sais pas quel grade, dans la Légion d'honneur. On, on se dit, mais si je suis de gauche, il faut que je soutienne ça, donc. Parce que si je ne soutiens pas ça, Vichy, pétard, non, non, non, etc. Je dis, ben non, je ne défends pas ça. Je suis désolé, mais moi qui suis de gauche, je pense qu'il y a un autre destin pour le ventre des femmes que de porter les enfants des riches qui ne veulent pas de vergeture. Euh, ou des riches qui ne veulent pas s'ennuyer avec, euh, avec, euh, avec les grossesses ou ce genre de choses. Plus d'autres choses. Des psychanalystes pour chiens. Une télévision qui vient d'arriver sur le marché, qui est une télévision pour les animaux. Vous allez me dire, il y a déjà TF1. Mais. Bon, C'était facile. Non, non, mais. Je veux dire, une télévision pour les animaux. Vous vous rendez compte, il n'y a pas une télévision consacrée aux livres, mais vous avez une télévision consacrée aux animaux. Ça veut dire que quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte, et eh bien, vos poissons rouges pourront regarder la télévision. Votre chien, votre chat, votre hamster, vos nacs, vos nouveaux animaux de compagnie, car vous pouvez aujourd'hui caresser des migales ou des boas, etc. etc. J'ai sur mon compte Twitter une rubrique que j'appelle « des nouvelles du bas empire ». Parce qu'effectivement, je regarde le réel et je me dis, je découvre l'autre jour que... Un garçon homosexuel veut faire des enfants, évidemment pas, une, pas avec une femme, et sa mère propose de lui faire des enfants. Elle lui dit, voilà, on, on fait une insémination artificielle, donc le garçon va se tripoter quelque part, et donne à sa maman, fait l'offrande à sa mère de son sperme, elle se fait inséminer par le sperme de son fils, fait un enfant, trouve ça normal, c'est de l'amour de son enfant et de son fils, etc. Et pas de problème pour ça. On est dans une logique où, effectivement, la haute technicité que sont les procréations médicalement assistées va permettre, aujourd'hui, de légitimer l'inceste. Ça veut dire que les chiens regardent la télé, que les, les mères portent les enfants de leurs fils, que... Euh, enfin, je me dis, mais est-ce qu'effectivement, quand on est de gauche, ces choses-là, on doit les défendre ou est-ce qu'on ne doit pas dire arrêtez Arrêtez Je pense qu'il y a juste un moment où on est en train de s'affoler complètement et je pense qu'une civilisation ne s'honore pas quand elle n'a plus que ce genre de choses à proposer. Une télévision de service public qui fait des choses terribles en matière de culture, rien, mais voilà. Et une télévision pour les chiens. Et il y a plein d'informations comme ça qui nous permettent de dire, ben oui, ça va pas, il y a un problème, ça ne va pas. Euh, il faudrait aujourd'hui, nous disait récemment Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est encore de gauche, de, de, de, de réactionnaire que le dire, mais que nous fassions des cours d'improvisation comme Jamel Debbouze à l'école. Et qu'en même temps, nous supprimions le latin. Je veux bien tout ça. Mais est-ce qu'on a autre chose à proposer que l'arrivée des tablettes à l'école en disant il y a de l'illettrisme, on vous donne des tablettes, fini l'illettrisme. Donc je me dis, moi qui suis justement un fils de pauvre hein, qui s'en est sorti avec l'école et l'école républicaine où on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et c'était le cas de mon père, qui l'a quitté de bonheur et qui apprenait ça à l'école. Je me dis, est-ce que c'est... Vraiment quelque chose d'insupportable que de dire qu'on aimerait bien effectivement que l'école permette la méritocratie, c'est-à-dire que les enfants de classe modeste puissent s'en sortir parce qu'ils ne s'en sortent pas aujourd'hui avec, euh, avec ce qu'on leur propose, puisque ce sont ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont des parents qui leur, qui leur transmettent des informations. Pourquoi est-ce qu'on a des fils d'eux partout des fils de ceci, des fils de machin, etc., qui font de la chanson, qui font de la philosophie, qui font de la littérature, qui font du cinéma, qui sont acteurs, et, et qui, qui sont tous des héritiers. Ils sont tous des héritiers. Euh, si c'est ce qu'on veut, quand on est de gauche, alors j'ai du mal à croire qu'on puisse pouvoir dire qu'on est encore de gauche. Donc je me dis, il y a une espèce de une espèce de, de, de, de nihilisme généralisé qui fait qu'un Premier ministre s'en vient dire que je contribue à la, à la perte des valeurs, quand c'est ce Premier ministre de gauche qui nous dit que les Roms, il faudrait qu'ils s'en aillent d'ici. Quand, quand, quand Valls nous dit que les Roms ont vocation à rentrer chez eux, on a juste envie de dire c'est Marine Le Pen qui le dit ou c'est Manuel Valls qui est un homme de gauche. Donc je pense que quand on continue à avoir des valeurs de gauche dans un monde qui n'a plus aucune valeur, effectivement, on passe pour un réactionnaire. Mais que c'est une erreur de parallaxe. C'est une erreur de perspective qui fait qu'on peut aujourd'hui dire non, je ne suis pas assignable, ma gauche n'est pas assignable. On n'est pas obligé d'être au Parti Socialiste, d'être au Front de Gauche ou d'être au NPA pour être de gauche. Et j'ai plein de gens qui me disent en permanence, qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent bon on est d'accord avec vous et on est de gauche et justement on a, des, on a sur ce sujet exactement la même idée que vous mais on n'ose pas, on a peur car... Vichy, Pétain, Auschwitz, etc., etc. Donc, je dis, si on veut penser le nihilisme, si on veut penser la place que nous occupons dans le nihilisme, si on veut penser la question de la civilisation, de la durée de notre civilisation, de l'existence même de notre civilisation, elle naît quand elle, elle, elle croit à comment euh, Elle devient grande quand À quelle époque Avec qui Avec quoi Etc. 12e siècle. Prenez une carte de l'Europe et regardez le nombre des abbayes euh, cisterciennes qui se, qui, se, qui se créent au 12e siècle. C'est extraordinaire. Vous voyez une espèce de floraison sur la totalité de l'Europe et vous vous dites, ben oui, civilisation chrétienne. C'est moi, l'athée, qui vous le dit. Notre civilisation est chrétienne. C'est même sidérant qu'on soit obligé de le dire. Dire aujourd'hui notre civilisation est chrétienne, c'est tout de suite passer pour, pour un fasciste qui... Etc. Mais non, c'est un, un fait. C'est un fait d'évidence. Et on construit quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui Où sont nos cathédrales On n'arrive même pas à finir la Sagrada Familia euh, de, euh, à Barcelone. Vous dites on a un architecte qui, qui a proposé une, une, une, une cathédrale, on ne parvient pas à la faire. Elle n'est pas terminée, elle, se, elle ne se termine pas. Le premier qui a décidé aujourd'hui d'installer un, un hypermarché avec une cinquantaine de magasins, il vous fait sortir ça du sol en six mois. Donc, il y a des, effectivement des choses qui nous permettent de voir que notre civilisation s'effondre, est effondrée, ne va pas bien. Et alors, je ne le dis pas en disant « soyons réactionnaires », du genre « restaurant, un ordre ancien, c'était mieux avant », etc. Je dis juste qu'il faut constater que les civilisations marquent leur, euh, leur, leur, leur, leur époque dans un temps, dans une géographie, dans une histoire et que ça disparaît. Voilà. Il y a eu justement, je parlais tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, etc. On a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu l'Europe. L'Europe, ça démarre avec Constantin, IVe siècle après Jésus-Christ, et ça s'effondre. Bon, je vais pas donner le détail du, de décadence, j'y travaille, mais je veux dire, ça s'effondre. Il y, y a, des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment ça s'effondre. Et puis, à un moment donné, où effectivement, on voit que nous ne créons plus rien, nous ne produisons plus rien, et que nous sommes dans un nihilisme généralisé. On écrit des romans à l'époque du Nouveau Roman, où Alain robb grillet nous dit, pas de personnage, pas de psychologie, pas d'intrigue. On nous fait de la musique avec du silence, les 4 minutes 33 de silence de John Cage. On nous fait du cinéma sans images, dit de bord. On nous, fait de la peinture, on nous fait de la peinture sans sujet, sans représentation du monochrome, Klein ou Malevich, carré blanc sur fond blanc. On nous fait de la poésie sans mots, le lettrisme d'Isidore Izou, etc. Donc vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du nihilisme avec le surréalisme qui a joué ce rôle-là, etc. Là, mais non, si vous dites une chose pareille, on est tout de suite un réactionnaire, mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire, de Zara, Dada d'abord, puis ensuite de Breton, mais il y avait aussi euh, avant euh, le futurisme et Marinetti, comment tout ça accompagne, ça ne produit pas, mais ça accompagne, on obéit au fameux Zeitgeist de, de, de Hegel, l'esprit du temps. Et, et on voit que notre civilisation est en train de... C'est une queue de civilisation, que ça s'effondre, et puis... Ça, alors je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je, je le constate en disant que nous ne pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course parce qu'elle ne produit plus rien. Et c'est ainsi. Et une, une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de, de corps vivant, et, et il est normal qu'on qu fasse son deuil un jour de quelque chose qui, qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée, mais peut-être aussi l'Inde, mais peut-être aussi la Chine, et qui sont des, des, des continents avec des spiritualités. L'islam c'est une spiritualité, l'Inde c'en est une, la Chine c'en est une autre, confucianisme et taoïsme. Et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations, toute la gauche bien-pensante ne nous dit pas du tout, c'est d'abord un type de droite qui le pense, donc c'est faux. Ben oui, mais bon, un type de droite peut dire des choses justes, et quand il dit effectivement qu'il y, y a des, des conflits de civilisations, le problème ce n'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche, c'est de savoir si c'est une idée juste. Et aujourd'hui on commence à dire certains. Moi, bon, à l'époque, je disais déjà qu'il avait raison, mais certains commencent à dire, ah oui, peut-être qu'il a pas totalement tort, mais on va pas complètement le dire, parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé, donc on va pas dire qu'on s'est trompé. Mais oui, il y a des blocs, ce sont des blocs de spiritualité, les blocs de spiritualité supposent des religions, et la, la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme, et l'espèce de, de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation, et, et nous en sommes là, donc il nous reste... Euh, pas grand chose à faire. Je prends souvent l'exemple le, du Titanic qui coule, je dis juste euh, grand sourire, soyons élégants et puis euh, buvons des bons vins avec des gens qu'on aime et le bateau coule et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines. Je sais par cœur toutes tes grâces pour me les faire oublier il faudra que Saturne en fasse Des tours d'horloge de s'habiller Et la petite pisseuse sans face Peut bien aller se rhabiller Je sais que je n'ai pas le fond méchant Que je souhaite jamais la mort des gens Mais si l'on ne mourrait plus Je rêverais de face sur mon talus Je suis un pauvre fossoyeur Vivant croit que je n'ai pas de remords, à gagner mon pain dos des morts, mais ça me tracasse d'ailleurs, je les enterre à contre-coeur, je suis un pauvre un faux soyeur. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie, à tous ses bonheurs. T'entrevu un petit coin de parapluie, convoit point de paris, elle avait quelque chose d'un an jeune, un petit coin de paris, convoit-moi de parapluie, je ne perdais pas vos changes paris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 Mais pour la question des femmes aussi. Très bien. Et la vrai. question de la mort était au milieu de tout ça aussi, c'est vrai. Ce sont les seules questions. Dans des... Oui, ce sont les seules questions. S'il n'y aurait pas de littérature, s'il n'y avait pas ça, finalement, Dieu, la mort, les femmes, mm -hmm. comment le dire, comment les dire Charlene Van Lunecker, la compagnie Ryanair s'apprête à facturer le bagage en cabine. Et cet été, la pionnière du low cost n'a pas remboursé les passagers touchés par la grève des pilotes. Prends l'argent, Ryanair! <rire> oui, la compagnie irlandaise remporte la palme du cynisme. Et vous savez quand ça a commencé à partir en sucette toute cette histoire de low cost? Eh bien, c'est le jour où les pauvres ont commencé à vouloir prendre l'avion. Quand tu as peu de moyens, Ryanair t'offre l'opportunité de voyager. Et dès que tu y prends goût, paf, il te fait payer de nouveaux suppléments. Le bagage à main, donc en cabine, 6 euros. Imaginez un étudiant qui a déjà 5 euros d'APL en moins et qui devra dépenser 6 euros de plus pour voyager avec sa petite valise. Une chance que les pauvres s'habillent en t-shirt et qu'ils ne se trimballent pas des costumes. Si toutes les entreprises low-cost faisaient comme Ryanair, quand on ferait nos courses chez Lidl, alors qu'on les produits moins chers, mais on loue le caddie 5 euros la demi-heure. Bref, facturer le bagage à main, c'est comme si Uber se mettait à facturer les bonbons. Notez, c'est pareil pour les grandes compagnies. À Air France, pour avoir un nouveau PDG, ils doivent raquer 2 millions d'euros de supplément de salaire par an. Chez Ryanair, l'idée de faire payer les toilettes à bord étant déjà bien avancée, je propose d'aller plus loin et de peser chaque passager avant d'embarquer à bord de l'avion. Euh, dis donc Aurélie, t'aurais pas un petit peu maigri hein Oui, mais pas assez d'ici 3 semaines. Je dois passer sous la barre des 60 kilos, sinon j'entrerai jamais dans mon vol pour Lisbonne. Ryanair, c'est comme le jean slim, t'achètes en disant dans un mois, ça va passer, et puis finalement ça déborde. Et puis quoi Ce sera le supplément pour accéder à la passerelle et en cas de dépressurisation, saisissez le masque à oxygène disponible Pour 5 euros dans les distributeurs automatiques situés à l'arrière de l'appareil. Bonne chance. Et tiens, en partant, n'oubliez pas le pilote. Mais oui, pour le pourboire. Mais c'est absurde de payer correctement les pilotes de Ryanair. On va quand même pas demander à des gens riches de transporter des gens pauvres. Non, Ryanair, c'est le H&M de l'aviation. Ce sont des employés exploités qui travaillent pour d'autres gens exploités. La preuve, l'entreprise a qualifié les arrêts de travail de « grève inutile ». Tellement inutile que la compagnie n'a pas remboursé les billets. Alors il fallait y penser, faire raquer les clients pour ne pas avoir à assumer les coups d'une grève. Cela dit, on peut comprendre qu'un type qui dirige une compagnie aérienne se croit au-dessus des lois. De rien quand tu mourras, quand le crocort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au père Sous les bras Manque d'amour et trop de peine Le temps s'échappe de tes veines A peine comprends-tu un peu Qu'il a neigé sur tes cheveux Moi, je ne voulais pas revenir Dans un ventre pour en sortir Blesser ma chair, casser mes os C'est le cours monter, plus haut Mais une main m'a pris par les pieds. Premier mot, il s'est écrié, on m'a mis le cœur contre elle. dit qu'il faut aimer mes blessés. Je ne savais pas, je ne voulais pas. Ik